Wan Qibla présente le cœur en action Medehri Dussalikin. Takka va commencer inshallah b'ismule, u l'hamdulillah, u s-salat, u s-salam, u għalarasulli lahi, salalah, u għaliehi, inna l'hamdulillahi, nahmedhu huwan estarin huwan estarfiru, u naqudu bill ta'ala min xorori enfusina, u min sejjieqa ti'a mi jihdi il-lehu och jag menar att fellahad jalah och äkta huduqla, illah, illah, illah, och äkta huduqla, shariq, illah, och äkta huduqla, Muhammed, den naabduhu, warasulu, salallah, och äkta huduqla, salallah, ja, juhalladina, e-man, och taqullah, haqqatukati, ja, och äkta huduqla, une autre séance de l'étude de madarij as-salikin le cœur en action la spiritualité en islam toujours avec le repentir inshallah azza wajal nous reste environ 3 ou 4 séances maximum inshallah taala avec ce grand chapitre sur le repentir ou bien at-tauba باذن الله Encore une fois, le repentir, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le définit entre autres l'imam Ibn al-Qayyim dans ce livre-là, ou bien les sentiers des itinérums et des salikines, revenir vers Allah azza wa revenir vers le droit chemin. Alors que la personne était sur le mauvais chemin, on avait mentionné que le mauvais chemin, ça peut être al-Kufr, ça peut être ash shirk Lors de la dernière séance, on a parlé de quoi de Hennifer, de l'hypocrisie. On va continuer aujourd'hui, inshaAllahu wa Zodia, avec l'hypocrisie, avec Hennifer, de l'importance du sujet. On va essayer, inshaAllahu ta'ala, de traiter d'un de autre élément, bien le quatrième et dernier élément qui est ou bien la désobéissance à Allah, ça veut dire les péchés, ainsi de suite, soit aujourd'hui, ou bien on va laisser pour la semaine prochaine, tout dépendamment de comment est-ce qu'on va avancer. Après cela, les deux ou trois séances qui nous restent sur la tauba, ça va être sur certaines réflexions. Relié à tauba, le concept de tauba, le repentir, ainsi que les noms et les attributs d'Allah, ou bien tauba et le padar, la prédestination, la croyance en le destin. Qui pourrait nous rappeler c'est quoi l'hypocrisie, c'est quoi la Semaine dernière, on a beaucoup parlé de ce concept-là, de l'annifaire, on a mentionné que c'est une maladie, c'est une maladie qui est grave. Le fait, de proclamer de dire ne se pas Donc, très très bien. Donc C'est le fait de proclamer ou bien d'affirmer quelque chose qui n'est pas en réalité présente à l'intérieur du cœur que ce soit un ou al asrar forme de nifar qui est mineur qui est comportemental qui est très grave mais qui n'atteint pas el kufra la mécréance ça veut dire on parle ici du fait par exemple lorsque la personne elle fait une promesse alors que au fond de son cœur elle n'a pas « L'intention de respecter cette promesse. » Ça, c'est « Mishu'abi An-Nifaq ». Ça fait partie des pratiques de an nifaq Ou bien, il y a un nifaq majeur qui est la réalité de « kofre Le fait que la personne ne croit pas en Allah Azza wa et qu'elle va affirmer qu'elle croit en Allah, que « Moi, je suis musulman, je crois en l'au-delà et ainsi de suite. Et Allah, Azza wa nous a parlé beaucoup de ça dans le Coran Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a mentionné beaucoup de signes de « al-munafiqin ». On a dit la semaine dernière pourquoi est-ce qu'on parle de « al-nifaq » Entre autres, bien sûr, parce que le Coran il nous parle de « al-nifaq ». Le prophète, alayhi sallat il nous parle de « al-nifaq », le danger de « al-nifaq ». Mais ça nous sert à quoi À deux choses. De un, à faire attention nous-mêmes de ne pas tomber dans un nifarq et de ne pas laisser l'espace à l'intérieur de notre cœur qui va faire en sorte qu'il va y avoir certaines circonstances favorables à la naissance de cette maladie-là, de nifarq à l'intérieur du cœur de notre personne. Et la deuxième chose, c'est de faire attention aux munafiqin, surtout les munafiqin qui sont de la première catégorie, ça veut dire l'unifarq, qui est majeur parce qu'Allah, Azza wa il a dit « Humul adou » Fahdharhum, ils sont les vrais ennemis de l'islam. Et il faut faire attention, il dit subhanahu wa ta'ala, parce que leur mal peut être d'un effet qui est très très grand. Alors Allah Azza wa Jalla nous a mentionné c'est quoi? Entre autres, certains des signes ou bien certains des traits de An-Nifaq. Il al-imam Ibn al-Qayyim r.a nous dit ici, « Yujjibu s-sami'a qawlu ahadihim lihalawatihi walinihi » Tu vas être émerveillé par les paroles de, <mère> de <la Bible> pourquoi « al-munafiq ». Pourquoi Parce que « al-munafiq » a tendance à être, souvent à être éloquent. Il sait comment bien s'exprimer. <mère> « Halawatihi <de> wa linihi <Bible> ». C'est quelque chose de bon, de doux. Il sait bien choisir ses paroles. Quelqu'un pourrait nous dire « Pourquoi cela Où est le problème ?» Normalement, le fait de bien parler, c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe mais trop bien parlé. C'est aussi un signe que la personne n'est pas naturelle. ne parle pas de façon qui est spontanée, de façon qui est naturelle. Et le fait d'être spontané, ça reflète un certain degré aussi de sincérité et d'honnêteté. Quelqu'un qui est transparent, qui est... Il y a des personnes qui sont simples, qui ne savent pas comment, comment s'exprimer de façon complexe et ainsi de suite. Mais ce qu'il y a dans son cœur, il va... Le dire, tu vas ressentir que cette personne-là, c'est quelqu'un de transparent. Mais celui qui a de l'aptitude à bien colorer ses mots, à trop bien choisir ses mots, eh bien ça, ça peut être utilisé dans le bien, et ça peut aussi être utilisé dans le mal et dans la fraude et ainsi de suite. Même dans la vie de tous les jours, vous connaissez tous des exemples, vous avez lu des articles, regardé des reportages et ainsi de suite, à propos de certains grands fraudeurs qui pourraient voler de l'argent et prendre des millions de dollars ou bien des milliers de dollars d'autres personnes, de compagnie, ainsi de suite, juste par quoi Par leur aptitude à bien parler et à bien s'habiller. Personne ne va dire, quelqu'un comme ça, qui parle comme ça, qui est habillé comme ça, ça ne peut jamais être un voleur, ça ne peut jamais être un, un fraudeur. Vous comprenez Donc Allah, Azza wa nous dit ici, « Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Et min la personne qui dit qu'il n'y a pas d'amour dans la vie et i hans hjärta, och han älskar sanningen. Det är som Allah sätter upp. Det är som Allah sätter upp. Det är som Allah sätter Allah Azza upp. Det är som Allah sätter upp. Det är som Allah sätter upp. Det Allah Allah sätter upp. Det är som Allah sätter upp. Det är som Allah sätter Je ne l'ai fait à personne avant. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que je suis perdant avec toi, mais juste parce que tu es mon frère en Allah Azod. Allez, je te fais ce prix juste pour toi. Et toi, tu vas dire, macha Allah, le degré de iman qui fait en sorte que ce frère-là, il veut sacrifier son propre profit pour la fraternité de El-Iman. Alors que Allah Azod, il sait que ce qu'il y a dans son cœur, c'est complètement...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 Est-ce que le croyant, est-ce que le mu'min, ses ordres, ses paroles, ses actions, est-ce qu'elles visent la corruption, le mal ou le bien Le mu'min, le croyant, le bien. Même, imaginez ça, même dans les cas dans lesquels tu vas ordonner quelque chose de bien, maruf, tu ne veux que le bien, mais si à tel instant, dans tel contexte, dans telle situation, Le fait que tu vas ordonner le bien, ça va empirer les choses Allah Azza wa il te dit de t'abstenir. Vous comprenez Ça veut dire que quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal. Dans la religion d'Allah Azza wa si tu sais qu'en lui disant « Itaqillah »« craint Allah » ou bien en lui de, don, donnant un conseil ou bien en prenant des... Mesures nécessaires pour enlever ce mal que cette personne-là est en train de faire, si tu es presque certain, on dit presque certain, pas un simple petit doute comme ça, si tu es presque certain, quasi certain, que le fait de le faire, ça va faire en sorte que le mal que cette personne est en train de faire va empirer, ça va aller plus loin, ça va s'aggraver, Allah Azza wa il te dit de t'abstenir. Comprenez Pourquoi Parce que le but de la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est toujours l'isla, rendre les choses meilleures, pas rendre les choses pires. Le munafiq, il fait le contraire. Les ordres qu'il donne, ce qui l'encourage et ainsi de suite, c'est le munkar, c'est le mal. Même si en forme, même si dans la forme, ça peut prendre une forme de quelqu'un qui est, comme on dit, un conseiller qui ne veut que, que le bien. Och de kan inte och nuvahihem är vad som är i sin godhet de dagar och i de åren. Les bonnes initiatives. A chaque fois que quelqu'un prend une bonne initiative, les munafiqin, ils vont trouver une façon pour décourager les gens d'aider une telle personne ou bien de l'encourager d'être avec elle. Est-ce qu'on a mentionné la dernière fois la question ou bien l'exemple de des munafiqin avec ceux qui ont donné le sadaqa lors de la vie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam Non Taïb. Okay. وَمِنْهُمْ As sadaqat Allah azouda il dik mounafiqin il critique ceux qui font un don de sadaqat lors du temps du prophète Context allah sallam contexte de révélation de cette sourate est-ce que quelqu'un le connaît est-ce que quelqu'un connaît l'histoire hmm? mais qu'est-ce que le il mounafiqin ils ont dit fik donc Ici, al munafiqin, ils se sont moqués de ceux qui ont fait un très petit don. Certains Sahaba, ils étaient pauvres, ils ont ramené ce qu'ils ont trouvé. Ils ont ramené ça auprès du prophète, alayhi Munafiqin, ils ont dit quoi ?« Inna allaha an sadaqati hadha la ghani. » Il n'a pas besoin de ta sadaqa. Comme si aujourd'hui, on va faire, par exemple, on va dire, hey, « Eh, tout le monde ici, on va faire une levée de fonds. Il n'y a que personne qui est dans le besoin, et ainsi de suite. » Et on a quelqu'un ici, personne ici qui est dans l'auditoire, qui est aussi dans le besoin. C'est lui-même une personne, quelqu'un qui est pauvre. Mais malgré ça, il va, il va sortir de sa poche un dollar. Il va venir le mettre dans la boîte. Alors, les munafiqid, ils ont dit quoi ?« Allah Azza wa n'a pas besoin de ta petite sadaqa. »« C'est quoi ça, un dollar C'est rien du tout. » Alors que pour Allah, ce qui compte, c'est quoi? Le geste, l'intention, le sacrifice, un dollar pour un pauvre, c'est comme peut-être mille dollars pour un riche, comprenez? Donc, ça c'est la première critique de munafiqin. Un autre compagnon est venu par la suite, ou bien d'autres compagnons sont venus qui étaient riches, et ils ont fait un grand don. Qu'est-ce que les munafiqin, ils ont dit? Ça c'est un don ostentatoire. Moraoun font regarder. Il faut un don mais pour que les gens les voient. Comprenez. Donc le munafiqin, qu c'est qu'est-ce qu'ils font Ils découragent les bonnes œuvres. Ya morouna bil munqari wa yinhaouna an el ma'aruf. Comme Allah, il les décrit. Il faut exactement le contraire. Quand il y a une bonne initiative, il la décourage. Quand il y a le mal, ils sont là pour l'encourager et pour mettre l'huile dans le feu. Kom allde. Och om han tar sig till jorden, han förstör henne och förstörar som kommer att träffa honom mellan de som är i sammanträde? De salat och de som gör död och så vidare. Men han är inte salat de som gör död och så vidare initiatives. Donc le fait que quelqu'un fasse beaucoup de salat et ainsi de suite, en apparence ça ne veut pas dire qu'une telle personne ce n'est pas un mounahfir. Même si on avait dit la semaine dernière, c'était quoi l'indicateur le plus fort que nous avons? Les actions. Plus puissants que les, que les dires et que les paroles. Par contre, les actions ne sont pas un indicateur qui contient toute la réponse. Il faut être attention. Le fait que quelqu'un fasse beaucoup de salat et ainsi de suite ne veut Rien dire, il y a des indications bien précises pour al munafiq ainsi pour le croyant qui est sincère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, un autre point ici, un autre trait de munafiqin, encore une fois, pour qu'on fasse attention de ne pas être comme cela, et pour faire aussi attention face aux personnes qui sont comme cette situation qui est décrite ici. Si tu l'es réfère à la révélation, ce qu'on veut dire par la révélation, les textes du le Coran et la sunna du prophète, les textes sacrés de l'islam. Alors, si tu les réfères vers la révélation qui est sarih, c'est quoi sarih C'est clair, ça veut dire quelque chose qui est clair. Il y a des ayats dans le Coran le qui sont clairs, il y a des hadiths du prophète qui sont Clair, c'est pas que les autres hadiths ou bien les autres ayats ne sont pas clairs, c'est pas ça le sens. Mais on veut dire ici clair qui réfère à une situation bien particulière, vous comprenez Donc, le Coran, est-ce que le Coran, il nous parle par exemple de l'alcool, de l'khamr Oui. Est-ce qu'il nous en parle clairement Oui. Alors, prochaine question, est-ce que le Coran nous parle de la drogue que nous avons aujourd'hui, des nouvelles formes de drogue Non? Oui, mais par indication, par qiyas, par analogie, c'est la même illah que que l'alcool, comprenez? Donc c'est certain que les deux ne sont pas au même degré de dalala. Donc quelqu'un va dire OK, est-ce que la drogue c'est haram? Normalement oui par parce que bon ici peut-être on n'a pas pris l'exemple le plus parfait, mais c'était le premier exemple qui est venu à l'esprit. La drogue, ça reste qu'il y a des indications qui viennent avec le fetra et ainsi de suite. On va parler tout à l'heure, taa de le munkar ou le fawahish et ainsi de suite. Mais si quelqu'un veut parler question de fiqh, il veut dire, mais est-ce qu'il y a une ayah dans le Qur'an et ainsi de suite. On va lui expliquer un peu pour qu'il comprenne c'est quoi le qiyas et ainsi de suite. Après ça, il va dire, ok, ça fait du sens et c'est interdit, c'est haram. Mais si quelqu'un il va nous dire, le khamr, non. On va dire, ah, Allah, il dit l'alcool, c'est interdit, non, je ne suis pas d'accord, ça c'est signe de... Nifak, Allah Azza wa Jalla il dit quelque chose c'est pour ça Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit ici Wa idha Dès que tu les invites vers ce que Allah Azza wa Jalla il a dit et son prophète عليه الصلاه والسلام ce qu'il a dit les munafiquin vont faire quoi? Ils vont se détourner et ils vont essayer de prendre le chemin Inverse. Le mounafiq ne veut pas entendre ce que Allah il a dit ou bien ce que le prophète il a dit, sauf si ça fait leur affaire, si ça l'arrange. Dans un cas bien précis, c'est de son côté. Dans ce cas-là, il avait dit "Oh, dis-moi ce que Allah a il a dit." Mais est-ce que l'islam, c'est quoi le sens de l'islam On a parlé l'autre fois de l'islam. C'est quoi le sens de l'islam La soumission. Quelle soumission Pourquoi Allah Azza wa ce n'est pas l'islam, c'est l'istislam, c'est le fait de se soumettre aux ordres de notre créateur, de reconnaître l'autorité absolue d'Allah Azza wa puis de son prophète, alayhi salatu wasalam, et des textes sacrés. Donc cela implique que pour le mu'min, si Allah Azza wa dit quelque chose, j'ai pas de problème, Moi, je vais me référer au... Je ne vais pas accepter le Qur'an à moitié, 50%, 25%, 75%. Ça, ce n'est pas l'Iman. Un autre très, très, très intéressant ici. Le munafiq, son yamin, c'est quoi le yamin? Le yamin, c'est juré, c'est le serment. Wallahi, ça c'est le yamin. Orsimubilla par Allah Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle Aliyamine. Alors il dit à le Mounafir il vient rapidement, il jure beaucoup, il jure rapidement, sans que, te, sans que tu ne lui demandes de jurer. Qui pourrait nous dire pourquoi? Pourquoi est ce que le mounafir il jure beaucoup et il jure rapidement? Pour ne pas remettre en question ce qu'on va dire, mais pourquoi chacun, ça qu'on ne remet pas en question, ce qu'il dit oui. Parce que ça a pour lui de, de... Ok, très bien. Donc de un, ça n'a pas une grande portée pour lui le munafiq. Donc il craint pas l'arzood. Donc pour lui le nom d'Allah subhanahu wa taala, il peut utiliser ça comme il veut. Son but c'est de convaincre l'autre. Donc ça c'est son but absolu. Comme... Excellent. Oui. Sa crédibilité, donc pour monter sa crédibilité. Mais le point central ici, c'est que le moulin, il sait qu'il est, qu est un menteur, vous comprenez Quelqu'un qui sait qu'il est un menteur, il sait que les gens ne vont pas le croire. Allah a créé l'être humain comme ça. L'être humain, lorsqu'il sait qu'il est en train de dire un mensonge, il est inconfortable lui-même avec le mensonge qu'il est en train de dire, vous comprenez il, Quelqu'un qui dit un mensonge va toujours manquer de confiance. Il doit pomper sa confiance en ce moment bien précis. Ça ne peut pas sortir de façon naturelle. Allah azzawajah n'a pas mis dans notre fétra humaine que l'honnêteté, la vérité, c'est comme le faux et le mensonge. Alors, le munafiq, déjà il anticipe que toi tu penses de lui qu'il est en train de dire un mensonge. C'est pour ça qu'il va prendre l'initiative de faire un yamin et de jurer par Allah subhanahu wa taala comme il nous dit ici ils ont pris leur serment, leur juré comme une protection, pour se protéger, alors ils abusent beaucoup. Rappelez-vous, pour une petite révision, ça fait deux séances, on a parlé des jurés, on avait dit qu'il y avait deux sortes de jurés. Vous pourrez nous le rappeler quand on jure par Allah Azza par habitude Donc, il y avait... L'arouliamine, al-yamin le juré qu'on dit par habitude OK donc ça c'est ça c'est void la hukma la dans la religion d'Allah Azza ça c'est il y a pas il y, y a pas d'impact vous comprenez c'est comme wallahi t'as pas vu ce qu'il a fait wallahi j'aime beaucoup cette nourriture wallahi je vais sortir rapidement wallahi je vais revenir donc ça c'est l'arouliamine, al-yamin même si bon la personne ne devrait pas prendre l'habitude d'en abuser mais ça n'a pas de hukm ça n'a pas d'impact en tant que tel Mais lorsque le yamin, il est dans un contexte dans lequel, soit toi, tu as la pleine intention dans ton cœur que tu dis ça, que c'est un yamin, tu le mets ici, c'est pour mettre de l'emphase. Ou tu es dans un contexte dans lequel l'autre personne, elle croit que tu es en train de faire un serment, comme devant le juge, ou bien comme lors des conflits. Moi et mon frère ici, nous avons un conflit sur, euh, je ne sais pas moi une propriété, l'argent, le business commerce, n'importe quelle chose, on a un conflit, on n'arrive pas à le résoudre et par, par, par la suite il va me dire allez jure par Allah que ce que tu dis c'est vrai comprenez Alors là je ne peux pas avoir l'intention de dire ah, je vais faire juste un serment qui est la roule yami, non parce que dans ce cas là, le juré est selon ce que l'autre partie elle croit, il croit que c'est un serment, il a demandé un serment, ça va être un, un serment qui doit être pris au sérieux, c'est clair <try> wa amu ba'dama ayyanu alhaqqa wa absaru dhalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubia ala qulubihim fahum la yafqahum Allah zawada ila seal les cœurs des منافقين leur cœur sont scellés pourquoi parce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala amanu ont cru puis ils sont revenus vers le kuffar le munafiq c'est pas comme Le kafir, entre autres, parce que le munafiq, il a beaucoup plus accès à la vérité. Comprenez Comme on a mentionné, le ça peut être quelqu'un qui est dans le masjid et qui fait la salat et qui entend le Qur'an et ainsi de suite. Ce n'est pas juste le simple fait de ne pas être convaincu, de ne pas avoir reçu assez de messages et ainsi de suite. Non, c'est une maladie dans le cœur qui est, qui est profonde, c'est le manque de sincérité et le manque de fondement et donner en Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne intention envers Allah subhanahu wa ta'ala ahsanun bien cela c'est très important Ils nous dit ici que leur look c'est les personnes les plus présentables Leur langue, les langues les plus pointues, les plus fortes. Leur expression, la plus éloquente. Ça c'est quoi Ça c'est quelle dimension ici L'extérieur. À l'intérieur, <t 'es> les cœurs les plus corrompus. Et les cœurs les plus faibles. <coughs> faibles. Rappelez-vous ici, faible, comme on a dit tout à l'heure, manque de confiance. Quelqu'un qui a un mensonge à l'intérieur, il y a toujours un cœur qui est faible. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, il a un cœur qui est faible, parce qu'il a toujours quelque chose à cacher. Donc déjà lui-même, il se perçoit comme étant un accusé. Comprenez Avant même que les personnes ne l'accusent, il se perçoit comme étant un, un accusé. Donc l'extérieur du munafiq, l'emballage marketing est bien fait. L'intérieur du munafiq, c'est la corruption totale. Cette dualité ici, c'est ça exactement ça le problème. Écoutez bien ça. Un point très important ici. De nos jours, dans le monde dans lequel on vit, on donne de l'importance à quoi apparence. apparence. Aux apparences. Vrai ou pas vrai Quelqu'un qui est en désaccord Les apparences. La connaissance de « al-dounia », tout ce qui est la dunya, les gens, donnent de l'importance à ton habillement, comment tu parles, l'argent que tu as, que tu es quelqu'un de connu, et ainsi de suite. Auprès d'Allah, ce n'est pas ça, là, les critères. Ce n'est pas que c'est mal, ce n'est pas que c'est haram d'être bien vêtu, vê vê vê ce n'est pas que c'est haram d'être riche, ce n'est pas que c'est haram de bien s'exprimer, Non, mais tous ces éléments que nous venons de mentionner, ça c'est pour toi. Si c'est halal, bien sûr, c'est pour toi. C'est pour vivre. C'est des choses, des éléments pour pouvoir vivre et bien vivre cette vie. Vous comprenez Donc, en sentant tous que être riche c'est mieux qu'être pauvre, en général. La vie va être plus facile, même si, bien sûr, auprès de l'Allah tu as plus d'obligations et de sadaqa et ainsi de suite. On comprend tous que quelqu'un qui est bien vêtu, et ainsi de suite, et le Prophète ﷺ lui-même, il dit que l'Allah il aime voir la néma sur l'impact de sa néma, de ses bienfaits sur ses sur son, sur son serviteur, d'être bien, bien vêtu, bien vêtu et présentable et ainsi de suite. Par contre, pas au point de rendre cela comme si c'est les critères. Les plus importants qui distinguent, c'est qui la bonne personne de la mauvaise personne. Donnons un exemple. Les gens à l'extérieur des études universitaires et ainsi de suite, les gens paient aujourd'hui des milliers de dollars pour des formations. Sur ce qu'on appelle skills, des compétences. C'est quoi, quoi les compétences que les gens cherchent à développer aujourd'hui Qui pourrais nous donner des exemples. Des ateliers, des séminaires, des cours, des... Euh, Leadership, investissement, argent, communication, communication, comment parler. Okay, donc on peut faire un programme de deux jours, comment bien parler, ainsi de suite. c'est pas mal, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de haram. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais le problème ici, se limiter à ça, comme si la connaissance de ce monde... Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler Séminaire sur comment vous comporter envers vos parents Comment se comporter envers les aînés Comment se comporter envers les pauvres Allah Azza dit, nous dit, comment se comporter envers, envers les pauvres Wa Il a fallu, celui qui vient demander qu'il a besoin, alors il ne faut pas l'humilier. Mais il souhaitera de leur dire de bonnes paroles, même si on ne peut pas les aider. Alors ce genre de compétence de savoir être... Savoir se comporter, est-ce qu'on les enseigne aujourd'hui Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ça aujourd'hui dans le monde Non. Alors, si on revient à l'exemple ici, comment s'exprimer Alors, les gens payent des milliers de dollars. Comment être éloquent Comment s'exprimer Notre frère, il dit ici, le leadership, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Taïb, imaginons une personne qui n'a pas ce genre de compétences. Est-ce que c'est une personne qui est moindre auprès d'Allah, Azzawajal Quelqu'un qui ne sait pas... Quelqu'un, il y a une personne... Ici ou à l'extérieur, qui ne sait pas comment bien s'exprimer. Est-ce que c'est un mal auprès d'Allah Azawajal? Est-ce que c'est la fin du monde? Nous avons l'un des meilleurs croyants qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer, qui est mentionné dans Qur'an al-Karim, qui est le noble prophète d'Allah Azawajal, qui est Moussa aleyhim salam. Parmi les meilleurs prophètes d'Allah Azawajal, il dit quoi? وَحْلُ الْعُقْدَةِ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Certains savants disent que Moussa alayhi avait un problème à s'exprimer avec la langue, à bien s'exprimer, c'est pour ça que même Pharaon s'est moqué de Moussa alayhi salam. khayr min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubina. Il dit à peine il peut s'exprimer alors que moi je suis Pharaon et ainsi de suite. Est-ce que Moussa alayhi n'a pas de valeur auprès d'Allah azza wa Quelqu'un veut débattre, il va dire « Non, mais après ça, il dit Moussa alayhi salam « Lui a accordé la capacité de bien s'exprimer avant d'aller faire… » Oui, ça c'est correct. Mais la question ici, avant tout cela, est-ce que Moussa alayhi salam était quand même quelqu'un de noble auprès d'Allah wa salam Oui, même lorsqu'il avait de la difficulté à s'exprimer, vous comprenez Donc limiter le monde à ce genre de choses… Les apparences, ça c'est exactement comme dans le hadith authentique et dans Bukhari et dans le Muslim, Hadith Hudhaifa Radhiyallahu anhu, un autre hadith on va pas le mentionner, mais on va mentionner la dernière partie du hadith. Hudhaifa accompagnant du prophète Sallallahu alayhi wa il dit il va avoir un temps lors duquel il nous parle de l'amana. Amana, amana c'est euh, confiance euh, Digne de confiance, d'un côté, la confiance, dépôt, donc, il n'y a, a pas une traduction exacte de l'amana en français, parce que l'amana, ça peut faire référence à l'amana, ça veut dire un dépôt, faire un dépôt auprès de quelqu'un, je dis à mon frère, écoute mon frère, je pars en voyage, bien je vais sortir à l'extérieur, j'ai quelque chose à faire, je te donne mon téléphone comme amana, je vais revenir, charge, je, je le reprends, okay donc tu vas, tu vas me le garder, c'est un dépôt que je fais auprès de toi, si tu l'acceptes, tu as accepté une amana, donc si moi, je te le donne, ça veut dire que j'ai un minimum de confiance envers toi donc l'amana c'est aussi dans le sens de confiance et ainsi de suite L'amana elle a aussi un lien très très très proche du concept de l'iman Amana, iman même sounds the same même le le, le sens est à, à peu près la même chose iman amanah yalla azza wadin 'aradna wa al wa al ila akhir wa hamalaha al-insan de la religion en tant que telle. Comme étant une amen que nous avons portée. amen de take la responsabilité. Donc le fait que les gens disent euh, on fait pas confiance à une telle personne, ça veut dire moi si je fais pas confiance à quelqu'un, ça veut dire je suis en train de dire comme si cette personne n'a pas assez de de iman, parce que le iman ça vient avec l'amana. ça vient avec la confiance. Alors Hudayifah anhu il dit, il va y avoir un temps lors duquel elle amen va être tellement rare حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. Les gens vont dire dans telle tribu, dans telle ville, dans telle communauté, vous savez, il y a quelqu'un de digne de confiance là-bas, quelqu'un de amin, quelqu'un d'honnête. Ça du dire ça va devenir att exception chez eux, il y a quelqu'un honnête. Alors vu que ça va arriver à ce niveau-là, et que les gens vont manquer de bons exemples, les gens vont dire quoi Ils vont tendre vers quoi On va commencer à dire à des personnes aléatoires comme ça. Telle personne, c'est quelqu'un, ça c'est quelqu'un tellement sage, intelligent, un gentleman. Alors il dit, Hudayfa anhu, Alors que dans son cœur il n'y a pas une graine de iman Comprenez ça veut dire auprès d'Allah Azza il ne vaut rien mais les gens tellement leurs critères vont être bouleversés vont être à l'extérieur de l'équilibre normal, de la balance normale qu'Allah il a établi qui est l'ilm et taqwa, la, la taqwa, la taqwa, l'ilm, la science, le fadl, la vertu, les bonnes œuvres et ainsi de suite, que les gens vont commencer à dire « MashaAllah, t'as vifu. MashaAllah, si c'est quelqu'un. <coughs> » Pourquoi Pourquoi <coughs> hmm? ils suivent, que la personne... Soit ils suivent et aussi il y a cet aspect qu'on a Les apparences, l'extérieur. Vous comprenez S'habille bien, c'est comment parler. Il y a beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est respectable. Alors qu'auprès d'Allah, Azza wa Jal, il n'a aucune valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors il dit ici, فهم كالخشب c'est comme c'est des, des morceaux de bois Allah a zoudil les decre munafiqin khushub musannada c'est comme des morceaux de, de bois comme ça des planches pris de, de l'arbre ou autre chose mais qui sont mises contre, contre le mur ça veut dire ne rien quelqu'un va Couper un arbre, il va prendre une bonne partie de cet arbre, le bois en tant que tel, il va le mettre et il va le mettre contre le mur. Moussanada. C'est ça. sert à rien. Est-ce que ça reste un arbre qui a des fruits, beauté Non. Est-ce que c'est utilisé pour quelque chose, des meubles et ainsi de suite Non. Pour ce de bois que tu mets contre le mur. Ça ne sert à rien. Ça, c'est exactement l'exemple qu'Allah, Azza wa il donne pour les munafiquines, pour les hypocrites. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à jusqu date, jusqu'à maintenant C'était clair Pas de questions Oui. Afouane. Oh. Ta Ça, qu Allah Ta'ala a'lam. Ça, c'est l'exemple qu'Allah a donné. Je n'ai pas cherché plus dans le tafsir, on peut chercher plus, n'sha'Allah Ta'ala. Afouane. Musennada. Musennada ça vient de « isnad » comme quand tu dis dans la langue arabe « asnada dhahrahu ila lha'it » quelqu'un il, il a pris le mur par exemple comme support et il a mis son dos sur, sur le mur d'autres questions si tu les vois tu vas être émerveillé par leur forme. Et quand ils disent, tu vas prêter, écoute, tu vas, ah oh, c'est important ce qu'ils disent. Mais ah, après ça, tu vas découvrir que cette personne-là, elle ne vaut rien auprès d'Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, euh, un autre trait que Allah, nous parle sur les munafiqines, encore une fois, ça c'est pour faire attention à nous-mêmes, à notre situation, avant, avant même les autres. Il dit subhanahu wa ta'ala à propos de La prière. Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha ila al-salati kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Que les, les hypocrites, lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse, sinon pas le goût de faire la salat. Pourquoi Parce qu'ils la font par ostentation, ils la font pas pour Allah azza wa jalla. Quelqu'un qui fait la salat par ostentation Ça veut dire qu'il l'a fait pour les gens. Quelqu'un qui fait la salat pour les gens, est-ce que la salat a un gain particulier dans cette vie du bas monde Est-ce qu'elle a un gain matériel Ça veut dire, comme on dit, entre guillemets scientifique, même si je n'aime pas utiliser ce, ce mot. Mais est-ce que la salat, elle a un, un gain matériel pour celui qui ne croit pas en Allah Azza Donc, n'a rien à gagner celui qui fait pas la salade pour Allah qui n'attend pas le adr près d'Allah Azza wa azawajel celui qui fait pas la salade pour que ça purifie son cœur et ainsi de suite c'est normal qu'il va se lever pour la salade vers avec paresse n'a pas le goût de faire la salade c'est pour ça il dit ici Ahsan", euh, il dit aux Acheroun la salade à un moment elle est il goûtera la salade jusqu'à la fin de son orage attention ici ça les musulmans africains il n'a pas dit il n'a pas de, il parle même pas de ceux qui font pas la salade Juste pour Faire attention ici à la gravité de la chose quand on parle de la salade. Il retarde la salade jusqu'à la fin de, de son horaire. Et il la fait de façon, donc déjà à la fin de l'horaire, il la fait de façon, c'est la salade express. Vous connaissez la salade express Pourquoi? Parce que c'est le corps qui fait la salade. C'est pas le cœur qui fait la salade. Salam, Allah akbar. Semay Allah aliman hamida. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah semay. Allah sana wa aikumahmudulah. Sana wa aikumahmudulah. Presque il y pas, pas confortable à l'intérieur de la salade. Riyadun billahi taala. Après ça, il dit wa yaltafitu nafi hal tifat Alors encore une fois, ici attention. Bon, je sais que il y a des personnes qui font pas ça exprès, ils connaissent pas le hurukum d'Allah azawajal, mais Passons le message. Ça arrive au pire lors de la salade, on l'a vu arriver, mais ça arrive encore plus lors du serment, la khutba du, du vendredi, la khutba du du mois. On sait que la khutba du vendredi, la prière du vendredi, ce n'est pas comme la halaqa du vendredi qu'on fait le soir. Ce n'est pas comme les autres halaqas et ainsi de suite. La khutba en tant que telle, C'est comme une salade, c'est comme une prière à l'intérieur. C'est pour ça que la salade de dhor de 4 raka'a, elle devient quoi De muad de Certains savants ils ont dit parce que les deux autres raka'a, c'est relié, c'est comme si c'est la khutba qui joue le rôle. Alors, on voit ça de plus en plus lors de la khutba, de muad sur le téléphone, des gens sur le téléphone, des gens qui parlent. des gens qui dans dans leur poche, il fait sortir l'argent, fait sortir les clés, kada kada. Non. Et encore pire, on l'a vu comme on a déjà mentionné, même si c'est plus plus plus rare que ça arrive parce que c'est beaucoup plus grave, des gens qui touchent leur téléphone lors de leur salat. Très. Okay. Donc lors de salat. Vu quelqu'un autrefois, salat elle a commencé, salat le jama'a dans le masjid. Alors lui il est arrivé. Jusqu'au saf, jusqu'au rang, les gens ont déjà commencé salat. Alors lui, il est au téléphone. Ouais, ouais, c'est ça, ok, ok, je vais te parler. Mais je est okay, en train de parler, après ça, ok, ferme. Allahu akbar. Ça, c'est le corps qui prie. C'est pas le corps qui prie. Salat, pour ça, le prophète, alayhi sallam, nous a enseigné certaines mesures à prendre pour faire en sorte qu'on soit préparé pour notre salat. Pour que la salat, elle se déroule bien, qui pourrait nous donner des exemples. Oui, ne pas, mais pas, mais pas ne pas courir pour la salat n'est-ce pas le prophète Ali Sam, il dit que si on vient pour la salat quelqu'un vient pour faire la salat dans la mosquée dans le masjid que la personne ne devrait pas venir en courant même si tu es, que tu es en retard même si tu sais que tu es en retard certains ulama ils ont dit exception faite pour salat si la personne elle, elle crainte de rater salat parce qu'elle ne peut pas le remplacer mais pour les autres prières même si tu sais que tu es en retard si tu es en retard en général c'est ta faute parce que tu étais occupé avec autre chose. Alors, ne répare ça, ne répare pas ça en venant en courant à la salade. Si ce n'était pas de ta faute, tu n'as pas à sentir des remords ou autre chose. Si quelque chose d'exceptionnel s'est arrivé, Allah Azzawadé te donne la récompense pour salade, le salade. Mais on ne doit pas venir à la salade en courant. Pourquoi? Oui? Afin? Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne vient pas à la salat en courant Donc, respiration de la personne, de la per on, on comprend. Donc, si quelqu'un vient en courant à la salade, Allahu Akbar Est-ce que tu vas te concentrer dans la salat Non. Vous comprenez Qu'est-ce qu'il y a aussi comme mesure que le prophète, alayhi wa sallam, nous a enseigné pour se préparer à la salat Oui Manger avant, donc si quelqu'un il a faim et que la, la nourriture est prête, la personne devrait manger avant d'aller faire la salat. Faire ses besoins, la même chose. Que la personne, si elle doit faire ses besoins, elle ne va pas dire « Je vais faire salat, après ça je vais faire mes besoins. Oui. » Bien, Bien faire le woudou, prendre soin avec le woudou. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui? Les prières de Sunan, il y a des prières surrogatoires. Bien salat entre chaque adhan et ikama, il y a salat il y salat donc il entre adhan il y a, a, oh, a salat de deux vous Comprenez, il y a avant dohr aussi là. Euh, une salade soit de deux raka'a ou bien de quatre raka'a, la même chose avant maghrib et ainsi de suite. Pourquoi les savants ils disent c'est pour nous préparer Parce que regardez, quelqu'un qui dit « Moi, mon objectif, c'est de faire deux raka'a avant de faire la salade. » Alors de ce fait, je vais prévoir d'arriver cinq minutes ou dix minutes avant. Je ne vais pas arriver à la fin, je suis là à l'avance. Kommer Le prophète alayhi salatu salam Dans un autre hadith Wa inna ahadakum fi salat Ma kanatis salat Hiya tahbisuhu Que lorsque quelqu'un Est en train d'attendre la salat Il est dans la salat Donc si quelqu'un Dit moi je vais Moi j'ai 15 minutes J'ai rien à faire Et la salat c'est dans 15 minutes Je vais juste aller au masjid Bien en entrant au masjid Allah Azza azzawadu Il te compte Comme si tu as déjà commencé la salat Tout ça c'est pour favoriser Que lors de ta salat Tu vas être bien préparé Et bien concentré Pas que la salet, comme on dit ici, comme ils nous mentionnent ici, tout le monde affirme des hypocrites que toujours ils retardent, viennent pas pour salatul tout le ça comme s'ils si, euh, sont dans, dans une course ou, euh, ou autre chose, oui. Non. oui exactement donc ça c'est le genre d'habitude à enlever à couper Comprenez, que ce soit dans la salade et même dans la khutbah de de jumu'ah ça veut dire de ne pas trop regarder à droite à gauche qui est arrivé, qui est sorti, qui est rentré qui a fait telle chose, qui a fait telle chose et il y a des gens qui favorisent cela donc ça c'est ah, les pires des personnes subhanallah. Ça, <rire> tout va bien les gens sont concentrés dans la khutbah de Jumu'a, et là, quelqu'un qui rentre au milieu de la khutbah, qui rentre et qui vient de la fin du masjid, il vient tout à fait vers premier rang. Et il passe 50 ans, 40 ans sans problème. Il pousse une personne comme ça, une personne. Et là, les gens sont en colère, et là, subhanallah, il n'y a, a personne qui est concentré sur la khutbah. Tout le monde est en train de voir ce qui cette personne, il se prend pour qui, ainsi de suite, Vous Comprenez. Donc. Ça, auprès d'Allah Azawajal, il va avoir, il va porter le péché de d'avoir ruiné la concentration de toutes ces personnes. Lui après. Non. Oui. Il y a un khilaf entre les ulama, divergence entre les ulama. Moi, personnellement, l'opinion à laquelle je crois, c'est que oui, si tu rentres au masjid, même si l'imam a commencé la khutbah, tu fais les deux raka'as de tahiyyat al-masjid. Non, Allah. C'est ça, Prendre, ça veut dire prendre une place, soit en entrant au masjid, en arrière, faire deux, deux, deux raka'as de tahiyyat al-masjid, après ça avancer vers le ronchal. Okej, eftersom det här Allah Azza wa Parmi les traits del munafiqin A chaque fois qu'il y a quelque chose de bien Qui arrive aux croyants Ils sont pas confortables, ils sont pas contents Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal Qui arrive aux croyants Ils sont contents et ils essaient de récupérer Ça à, à leur faveur et pour leur intérêt. Allah les Azza wa il n'aime pas bien ça. Allah وجل, il n'aime pas les bonnes œuvres entre guillemets des hypocrites. On dit entre guillemets parce que ce pas des bonnes œuvres. C'est en apparence des bonnes œuvres parce qu'une bonne œuvre, c'est une œuvre qui est faite pour Allah Azza wa avec la bonne intention. Si l'intention n'est pas pour Allah, ce n'est pas un amal salih. Mais en apparence, ça a l'air d'être un amal salih. Allah Azza wa pas leurs bonnes œuvres. C'est pour ça que Azza wa il ne les encourage pas, il ne leur donne pas la motivation de faire les bonnes œuvres parce que leur intention n'est pas pour Allah Azza wa n'est pas la bonne intention. Savez-vous pourquoi écoutez bien cela Allah azawajalla il a une sagesse derrière toutes choses, il a une sagesse derrière toutes choses. Ça c'est une ayet très intéressante pour toutes les personnes qui font des projets de bienfaisance, projets da'wa, tout tout projet que toi tu fais qui est pour Allah avec lequel ou bien à travers lequel tu essayes de faire du bien pour les autres et pour la et la communauté des croyants alors Allah azzawajal il dit que si les munafiqeen étaient parmi vous qu'est-ce qu'ils auraient fait ils auraient créé à l'intérieur des conflits vous aurez découragé Ça veut dire il serait devenu pas comme on dit un asset, mais li li liability. Vous comprenez? Qu comment on dit ça? Un asset en français. Pas, pas un comptable ici. À fond? Liabilité. Liabilité. Un fond? Liabilité. Un actif et le contraire. Ce n'est pas un passif. C'est comme c'est un fardeau, c'est un fardeau. Donc, attention ici. Beaucoup de personnes croient que si on veut faire le bien, il faut amasser le plus grand nombre de personnes autour de nous. Ça, c'est pas vrai. Même les études scientifiques aujourd'hui le prouvent, même dans des projets ainsi de suite, que le nombre, la chose la plus importante, c'est pas le grand nombre. Il faut une balance entre la quantité et la qualité. Parce qu'il y a des personnes que leur présence est un fardeau. Leur présence est néfaste à l'intérieur d'un groupe, comme entre autres, les mm. munafiqin al -munafirin. -munafirin, à chaque fois qu'il y a une bonne initiative, s'ils se joignent au groupe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours pointer vers ce qui est mal ou ce qu'ils pourraient interpréter comme un mal ou bien une faille ou autre chose, remettre en question l'intention des autres, remettre en question la bonne... Le bien-fondé des bonnes initiatives et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jalil, il dit ici, « Wafiqum samma'una lahoum » Mais le problème, c'est que parmi la communauté des croyants, de ceux qui sont sincères, il y a ceux qui sont naïfs et qui prêtent écoute à « Al-Munafiqin ah, ». Peut-être ce qu'il dit, c'est vrai, on ne sait jamais. Hein? Alors, « elle Et là, après quelque temps, elle va réaliser « Ah, oh, ça c'était quelqu'un qui ne voulait que le mal. »« Staghfirullah, moi je l'ai aidé, mais tu l'as aidé quand même. » C'est clair Taïb. ولقد هاتك الله استارهم وكشف اسرارهم وضرب لعباده امثالهم فذكر اوصافهم لاوليائه ليكونوا منها على حذر وبينا وبينها لهم c'est pour cela que Allah azza wa jalla il a décrit les de al-munafiqin pour que les croyants ils soient alerte, qu'il soit vigilant, qu'il fasse attention pour ne pas se faire avoir par ces munafiquins Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir leurs secrets il a promis qu'une personne qui a une maladie à l'intérieur de son cœur, qu'Allah subhanahu wa va faire sortir cela écoutez bien ça, ça c'est un principe dans la vie Tout celui qui cache, parce que ce qu'on a parlé la semaine dernière de la question est-ce qu'on peut connaître les munafirines ou non On a parlé de ça, je ne me rappelle pas. Oui donc On avait dit quoi exactement Est-ce est qu'on peut connaître est ce qu'il les munafirines ou est-ce qu'on ne connaît pas ce qu'il les munafirines Le souvenir, on avait dit que si, par exemple, nous, on a en tant que tel, des signes, on est presque sûr dans notre cœur que personne est munafir, on pas juste Excel. Donc, on, on a dit que il y avait bien sûr, il y a deux choses ici. Il y a, on a fait la distinction entre les preuves et les les les, in, les indications. Les indications. Ça, c'est dans les jugements, dans la vie de tous les jours. C'est pas juste pour le munafiqin. Donc, les preuves, c'est lorsque tu as une preuve évidente que quelqu'un est un munafiq. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. On a donné des exemples la semaine dernière. Okay? Donc, ça, c'est lorsque tu as une preuve indéniable, une déclaration de la personne elle-même qu'elle voulait cacher, mais qui est sortie, ou autre chose, quelque chose qui est indéniable, que quelqu'un est un munafiq. Ça C'est rare que ça arrive. Mais parfois, on peut savoir, le munafiq, bien, dans la majorité des cas, le munafiq pourrait être connu par les croyants à travers les indications. Les indications Al-Qara'in, c'est tous les signes qu'Allah Azzawajal nous a mentionnés ici, qui sont dans le Coran al-Karim, et beaucoup plus. Et avant tout ça, c'est par l'aide d'Allah Azzawajal, par le tawfiq d'Allah Azzawajal, c'est parce que attention sans ils ont parlé d'une autre dimension qui est Al-Basira, la clairvoyance qu'Allah il accorde aux croyants qui est, qui est sincère avec laquelle il voit par la lumière d'Allah Azzawajal. Par contre, ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que les indications, al-qara'in <coughs> à elle seule, ne peuvent pas nous permettre, ne nous permettent pas de déclarer la chose et de dire, attention, tel est un mounafiq en passant. Comment tu le sais Ah, c'est parce que moi j'ai un sentiment à l'intérieur. On ne peut pas accuser les autres publiquement par un... C'est pour ça, de la beauté de l'islam, même les ulama, ils parlent de quelque chose ici, d'intéressant. Les savants de l'islam, ils parlent du juge, le juge en islam. Est-ce qu'il peut juger selon sa connaissance Ça veut dire, si le juge lui-même, il a vu quelque chose, il peut dire, ok, je te condamne parce que j'ai vu. Certains ulama, ils disent non. Le juge, il doit être au moins sous Dans la forme, il doit être impartial. Même s'il sait quelque chose au fond de son cœur, il sait que telle personne c'est un, Il a commis tel crime, il a fait telle chose. Par contre, devant tout le monde, je dois ramener des témoins, je dois ramener des preuves, on doit chercher parce que je ne peux pas... Parce que si on va ouvrir cette porte, tout juge qui a un problème avec quelqu'un va dire oh, « Non, moi je sais que <rire> tu es quelqu'un qu'on doit te... » On doit condamner, vous comprenez Donc, il y a une différence entre ce que tu sais, ce qui est entre toi et entre Allah Azza wa deux, et entre ce que tu déclares, vous comprenez Donc, lorsque quelqu'un est un mounafir, il y a des signes, des indications claires qu'une personne est un mounafir, on ne peut pas dire aux gens, aux autres, que c'est un mounafir, mais on peut prendre, faire en sorte que cette personne-là n'ait pas accès à certaines positions d'influence qui pourraient corrompre les croyants et les personnes qui euh, encore une fois ne sont pas assez vigilantes ou bien assez informées Allah Azza wa Jal, ou bien il nous dit c'est l'imam Ibn Al-Qayyim ils ont caché nifaq à l'intérieur regardez pour ça on dit toujours on a parlé plusieurs fois de ça Islam, c'est pas juste une religion que Allah azawajal l'a révélé. C'est pas juste des ordres comme ça de façon anarchique. Non, Islam, c'est la révélation d'Allah et qui va avec la nature de cette création. C'est la nature, c'est la norme. À chaque fois qu'une personne fait un mal, n'est-ce pas que c'est surprenant comment est-ce que dans la presque la grande majorité des cas, lorsque quelqu'un commet un crime, même un professionnel Il prend toutes les mesures pour cacher son identité et ainsi de suite. Mais les enquêteurs finissent toujours par trouver une piste. Donc 99% des cas. S'ils si dédient les ressources et que la question est importante pour eux, ils vont finir par trouver. Pourquoi Parce qu'Allah a fait en sorte que tout celui qui fait un mal tout celui qui a une mauvaise intention un mal c'est relié ici au concept du faux du mensonge Il va toujours y avoir des traces qui vont qui vont rester vous comprenez et ça ça commence avec le mensonge et le kadib. le mensonge c'est pas comme la vérité celui qui cache un mensonge Le mensonge va finir par sortir. Bien sûr, surtout si c'est un grand mensonge. On ne parle pas ici des petits mensonges. Latilay infaku anha ahad, petits mensonges dans lesquels. On a déjà parlé de ça une fois. Avant ça, qui, qui pourrait nous rappeler on, on voulait dire quoi exactement par les petits mensonges qui sont encore haram. C'est pas que c'est halal, mais qui pourrait nous donner un exemple C'est quoi un petit mensonge Ça veut dire c'est un mensonge, c'est haram, mais c'est pas. Ça, on peut pas dire que c'est un péché majeur. Hmm? quelqu'un il a fait il a dit un mensonge mais comme on dit ça veut dire il avait une bonne intention mais il a fait la mauvaise comme, comme on a déjà donné l'exemple de quelqu'un qui jeûne il est en train de jeûner mais tant c'est le lundi ou le jeudi quelqu'un va l'inviter à manger il va dire viens, viens manger chez moi alors à la place de dire je, je jeûne il va dire ah j'ai pas faim j'ai vraiment pas faim comprenez? Donc, ça c'est un mensonge ça reste que c'est un mensonge mais est-ce qu'on peut dire que c'est un péché majeur est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge ici de fraude de quelqu'un qui veut le mal ou ainsi de suite non, on appelle ça quelqu'un qui voulait juste cacher son jeûne le laisser entre lui entre Allah il n'a pas pris la mauvaise approche on ne va pas dire que ça c'est mensonge et ainsi de suite par contre pour les mensonges dans lesquels il y a un mal à autrui quelqu'un il cache un mensonge parce qu'il a fait de la fraude parce qu'il a fait du mal à autrui il cache les droits des autres et ainsi de suite Allah, le plus que le mensonge il est puissant Allah il va le faire sortir sur la langue de la personne et sur ses expressions. Le plus que le mensonge est fort, le plus que ça va être visible sur la personne et dans ses paroles. Le contraire est aussi vrai. Le plus que la personne est véridique, dit la vérité, elle dit al-haq. le plus qu'Allah, il va l'afficher sur le visage de cette personne. Le plus haut exemple, bien sûr, on ne peut pas arriver à cet exemple, mais le plus haut, haut exemple, c'est cet homme-là qui a dit du prophète, qui n'était pas qui n'était pas d'antan un croyant, mais qui a dit, « Lorsque j'ai vu son visage, عرفت أَنَّهُ ليس بِوَدْهِ كَبَّبٍ Directement, en voyant son visage, en regardant son visage, j'ai dit ça, ce n'est pas le visage d'un menteur. Vous comprenez Parce que c'est un prophète d'Allah, il n'y a pas plus véridique que le prophète, et Allah, il a fait en sorte que cette vérité s'affiche même sur son visage. C'est clair Non. Non. Oui, ça c'est des exceptions. Ça c'est des exceptions. « Islahun baynana » c'est par exemple quelqu'un qui veut réconcilier entre deux personnes. Alors ça c'est des exceptions entre autres dans lesquelles le mensonge il devient licite. Vous comprenez Parce que la personne ne veut que le bien et parce que la personne aussi, elle a besoin de ce mensonge pour quelque chose dans lequel il n'y a que le bien pour les deux parties. Comprenez Donc, si quelqu'un sait qu'il y a un conflit entre X et Y, deux personnes, pour -ce que rien du tout, une question superflue de cette vie, de la hayata dunya, ce n'est pas pour des conflits d'argent et de hukouk ou bien euh, qu'on qu doit se référer au juge et ainsi de suite. Non, c'était juste une petite chicane comme ça et ainsi de suite, un manque de communication et tout. Alors la personne elle veut réconcilier entre les deux, il peut inventer un mensonge pour dire « Ah, l'autre personne m'a parlé du bien de toi l'autre fois. » Il dit que « MashaAllah, tu es une bonne personne. » Il va dire le contraire, ou bien la même chose à l'autre personne de l'autre côté. Et là, il essaie de réconcilier entre les deux personnes. Allah Azza il aime Islah subhanahu wa ta'ala. C'est clair Après ça, il dit « <coughs> وظنوا انهم اذا كتموا رجعوا على الصياري في والنقاد والناقد البصير قد كشفها لكم ils pensent les munafiquin que en utilisant le mensonge et la fraude ils vont avoir les croyants yu khadi'un allaha wal ladina amanu ils essaient de frauder allah et les croyants wa ma yakhda'un Alors que dans les faits, ils sont en train juste de jouer des tours à eux-mêmes. Ça va se retourner contre eux. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des fraudes avec les bijoux, par exemple, qui vendent des bijoux qui sont faux Ils disent ça, c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça Est-ce qu'il y a des gens qui tombent dans leur piège Oui. Est-ce que tout le monde tombe dans leur piège Un vrai bijoutier qui est dans le domaine depuis 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il va tomber dans le piège Non. Parce que « naqidun basir » comme on dit. C'est quelqu'un, c'est un expert. Ça, ça, ça c'est pas de l'or. Ça, c'est pas de l'or qui est pur, vous comprenez Alors, le plus que la personne, elle a l'iman, la foi, le plus que la personne, elle a l'ilm, la science, le plus que la personne, elle a l'ibad à crainte d'Allah, azzawajal, qui lui accorde la clairvoyance, et finalement, le plus que la personne aussi, elle a de l'expérience sociale dans la vie, le plus que la personne va pouvoir facilement Distinguez les munafiqis. Tout ça, bien sûr, c'est avant tout bitawfiqillahi azza wa jal. Dans l'au de là, maintenant, c'est quoi l'aqibat d'un nifaq C'est quoi la fin d'un nifaq le jour dernier auprès d'Allah azza wa jal Am kaifabihim idha hushiru ilajissi li jahannam. Ainsi que le jour dernier, on va tous, ici, tous, tous, il n'y a aucune exception, on va tous passer sur un pont. As-sirat. Un pan que le prophète a décrit comme étant un pan tellement fin, c'est comme un cheveu. C'est comme un par exemple, une épée ou autre chose, quelque chose de très aigu, de très fin. Et de très glissant aussi. Et ce pan-là, il passe sur quoi? Au-dessus de quoi? jahannam de l'enfer. billahi wa illa واريدها كان على ربك كان على ربك en plus de tout ça ça va être l'obscurité totale est-ce que quelqu'un pense pouvoir passer dans une telle situation obscurité totale penser, passer sur un un pont qui est tellement fin et tellement glissant en même temps bien sûr que non et Allah azza wa jalla il va accorder aux croyants leur lumière Et la lumière, ça va être dépendamment du degré de foi de toute personne. Alors, il va y avoir des personnes qui vont passer comme le prophète, Ali il a mentionné des personnes comme le vent, d'autres personnes comme le barq, éclaircir la lumière, et ainsi de suite. Et il va y avoir des personnes que leur lumière, on off, on off, on off, selon les choukouks et les doutes le qu'il y avait dans cette vie du bas monde. Et il va avoir des personnes, comme les munafiqin, les purs munafiqin, qu'Allah Azza wa il va leur enlever soudainement leur lumière. Et Allah Azza wa il va leur imposer un mur entre eux et entre les croyants. Parce que les munafiqin, subhanallah, ça c'est la chose, parmi les choses les plus graves de Nifar. C'est que les munafiqin, leur fraude, leur perception de la fraude va continuer jusqu'à l'au-delà. Jusqu'à une partie de Yawm Al-Qiyamah du jour dernier, parce qu'ils vont penser au début que tout va bien. Mais avec les croyants, Allah Azza wa va nous juger. Avec les croyants ainsi de suite. Et là, ils se préparent à passer ce thérat, le pont, avec les croyants. On va dire, on va entrer au paradis. On était avec eux, personne nous a détecté jusqu'à date. Allah Azza wa soudainement, il va leur mettre un mur. et Il va leur couper leur lumière. Alors ils vont dire. On va vendez aux croyants, attendez-nous. Pour qu'on puisse s'inspirer de votre lumière. Je n'ai pas de lumière, attends, attends, je veux, je veux marcher derrière toi. Revenez en arrière, cherchez s'il il y a de la lumière. On va peut-être vous donner quelque chose. Allah Azza wa Jal dit, Allah Azza wa Jal va mettre un mur entre les deux. D'un côté du mur, c'est la miséricorde. Ça veut dire le côté des croyants. De l'autre côté ça va être la punition, al adhab, le côté de al munafiqin, ila Allah azza wajalla ça va être le moment lors duquel les ne vont plus avoir de contact avec les vrais croyants Allah azza wajalla, il va les distinguer. Tayeb. La tastatil awsaf al qawm, f al matruku wallahi akthar min al madhkur. Il dit, ne dis pas, on a parlé trop longtemps de l'amoune C'est ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi est-ce que... On ne va pas dire, ça fait longtemps qu'on parle de l'amoune Il dit, Wallahi ce qu'on t'a pas dit, c'est encore plus long que ce qu'on t'a mentionné. Ça veut dire c'est un sujet qui est sérieux. an yakuna fi Presque tout le Qur'an est au sujet de l'amoune tellement ils sont nombreux. Écoutez bien cela. Allah azawajalla, il dit Allah azawajalla, les a mis pour une piqme sur cette terre. Il y a, il y a de le mal de des munafiqin, mais il y a aussi le bien derrière leur présence. C'est quoi le bien derrière leur présence? Entre autres, c'est quoi Allah azawajalla? Il les a mis pour que les croyants puissent avoir une vie sociale. On répète, Allah azawajalla, il a mis les munafiqin pour que les croyants puissent avoir une vie sociale. Écoutez bien ça. Hudayifah radhiyallahou anhu, quand compagnon du prophète sallallahu wa sallam.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 tellement il ne va pas avoir assez de personnes. Donc Allah Azza wa bien sûr, il a une hikmah dans toutes choses, il y a une sagesse derrière, derrière toutes choses. Donc dans cette vie du bas c'est pour cela que comme on a mentionné, dans les maqas, c'est de la religion ici. Est-ce que, est que le prophète, il connaissait le munafiq, leur nom particulier hmm Est-ce qu'il connaît beaucoup parmi eux Que Allah Azza wa Jalla lui a donné l'ouafi de cette équipe, une bonne liste de munafiqs. Oui, c'est parce que Umar radıyallahu anhu il a demandé à Hudayfah d'indiquer les rasoulsulallahu sanaaz munafiqs, parce qu'il m'a cité moi parmi les munafiqs. Mais malgré cela, le prophète sanaaz, parce qu'il a exposé leur liste, est ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jalla m'a révélé que lui c'est un munafiq. Non, vous comprenez? Il y a un piquet derrière. Le munafiq dans cette vie du bas monde, les choses des droits et des obligations, ce qui est des choses de la vie de tous les jours, on traite comme un musulman. C'est clair. On peut pas dire toi, tu es mounafir, c'est une classe spéciale. Même si, comme on a mentionné, il y a un certain cercle ici, à l'intérieur de ce cercle, entrer dans un cercle d'influence sur la oumma, ça, il faut faire attention, parce que ça, c'est le chemin vers les grands problèmes à long terme. Par contre, comme on a mentionné, Le prophète sallallahu n'a pas cité exactement ce qu'il est munafiqin. Un, deux, trois, quatre. Et donc même nous on n'a pas besoin de citer ce qu'il est munafiqin. C'est la nature de la vie. Comprenez Parce que qui pourrait nous dire c'est quoi Quel pourrait être le bien derrière le fait qu'il y ait quelqu'un qui est munafiq Il y a quelqu'un qui est un hypocrite qui lui se montre que c'est un musulman Mais il cache son infaq à l'intérieur mais il montre que c'est un musulman, il va venir au masjid, il va faire la salade, et ainsi de suite. Quel pourrait être le bien qui sort de ça Oui, donc on, on apprend le contraire, on apprend la sincérité, l'honnêteté, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a aussi À plus long terme, oui. La perception d'avoir une, une grande communauté. Donc, mettre quelqu'un de de temps côté vous comprenez de façon diplomatique munafir c'est pour ça que ça, ça demande ici la diplomatie la il y a des personnes qui pensent qu'en islam il n'y a pas de diplomatie il y a de la diplomatie la vie du prophète même les ulama ils ont parlé de siyasa al par exemple par contre c'est pas la diplomatie de de quoi du mensonge il n'y a pas de mensonge en islam mais la différence entre le mensonge Et entre eux, El mudarat, savoir gérer les relations même avec les personnes qui, sont, qui ont des choses et qui ont un agenda qui est caché et ainsi de suite, savoir gérer les relations avec ces personnes pour que c'est toi qui tires profit de leurs ressources et pas le contraire, vous comprenez Thaï, un autre point que nous avons c'est quoi très bien donc le منافق il peut toujours il pourrait toujours se repentir vers Allah Azza wa parce qu'il y a des منافقين qui sont de la catégorie de al mu'allafatu qulubuhum c'est qui al mu'allafa qulubuhum ceux qui rentrent en islam pour un intérêt bien particulier Vous comprenez mais que par la suite cette personne là elle va commencer à apprendre l'islam elle va commencer à prêter son oreille peut-être que après ça le iman va vraiment entrer dans Dans son cœur. C'est pour ça Allah Azza wa aarabu dit Qulam t'u'minu, "Men men men men men men men men men men men men men Peut-être que l'iman va entrer à l'intérieur de votre cœur. Si la personne, elle a un men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men porter attention à la valeur de l'islam qu'il va découvrir par la suite, et entre quelqu'un qui rentre en islam mais que dans sa vie déjà, il ne cherche pas la vérité. Le, la chose la plus importante pour lui c'est les intérêts au okay, cas ça, c'est son objectif dans la vie. Qu'est-ce qu'on a aussi Un autre objectif à long terme. Le mouna' Vous avez Ambiance, ok. Donc l'ambiance. <coughs> Barakallahou fik. Då. Så, munafiq. Munafiq. Il va, si c'est un homme par exemple, ça peut être une femme, mais si c'est un homme, il va épouser une femme croyante. Est-ce qu'il va lui dire, moi je suis munafiq? Je vais dire, euh, je suis venu pour demander au mariage, en passant je suis munafiq. Non. Une fois qu'il va avoir des enfants, est-ce qu'il va leur dire, en passant votre père c'est un munafiq? Okay? Moi je dis à tout le monde à l'extérieur, je suis musulman, mais je ne suis pas. Moi, je suis un mounafiq. Est-ce qu'il va le dire à ses enfants? Non. Okay. Peut-être. Bon, un, un cas sur un million, un cas bizarre, vraiment. mais je ne pense pas que ça va arriver. Ça oui, ça peut se refléter dans le comportement. Certainement. Par contre, est-ce que ça, c'est le seul élément d'influence sur l'avenir de ses enfants? Non. Donc, le fait que le mounafiq va amener ses enfants avec lui au masjid, ne serait-ce que par hypocrisie qu'il va réciter le Coran ne serait-ce que par hypocrisie qu'il va au hajj en famille ou omra au autre ne sera que par hypocrisie suite. bien sûr quand on dit hypocrisie Ce n'est c'est pas à nous à nous de savoir mais entre lui et entre Allah azza wa Allah subhanahu connaît les intentions comprenez mais c'est pour ça que il y a des munafiquin même lors du temps du prophète sallallahu wasallam que son fils était un des compagnons du prophète les gens de Taif qui étaient contre le prophète, on connaît tous la tribu de Ta'if, bon ça c'est pas munafiqin, c'est mouchriqin, mais juste pour voir l'objectif du prophète, lorsqu'ils ont maltraité le prophète, et c'était des mécréants, des polythéistes, et Allah Azza wa Jalla lui a envoyé un ange pour lui dire, je peux assembler les deux montagnes et détruire cette tribu, est-ce que le prophète, il a dit oui Il a dit non, pourquoi il a dit non Il a dit parce que je veux que J'espère qu'Allah Azzawajal va faire sortir de leur descendance des gens qui adorent Allah a qui vont suivre le chemin de la vérité. Donc ça, encore une fois, c'est un côté de la diplomatie, de si Si quelqu'un s'est un, un mounafir ou quelqu'un... Même avec tout ça, tu essaies toujours de gérer ses relations. Pourquoi Pour isoler le conflit que tu as avec lui. L'isoler à sa personne pour que ça ne devienne pas un conflit de famille si ça devient l'Izzat ou l'Ith mais que toute sa famille va être impliquée ses enfants vont dire « Ah, tu as maltraité mon père » et ainsi de suite. Non. Que le conflit ici, il reste limité à la personne. Le jour où cette personne-là va disparaître de ce monde ou de, va devenir faible ou occupée ou autre chose, ses enfants pourraient être des personnes qui suivent le chemin de la, de la vérité. Vous comprenez Donc Allah Azza wa Jal, il a la hikmah dans, dans toutes choses et on laisse le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala e euh, concrétiser ce qui est déjà écrit. طيب, on va juste un autre 5 10 minutes après ça on va prendre la pause insha Allah ta'ala. Tallahi laqad qata'a khawf al-nifaqi qulub al-sabiqin al-awwalin li'ilmihim bi diqqihi wa jillihi wa tafasilih wa jumalihi sa'a al hatta khashu an yakunu min jumlat munafiqin Il dit maintenant, Nifer, attention, il ne faut pas penser que Nifer, c'est juste pour les autres. Il dit, les premiers croyants, les pieux ancêtres, tellement ils ont connu Nifer, c'est quoi Nifer Tellement ils savaient qu que Nifer, c'est une maladie qui est grave, c'est une maladie qui est très minutieuse, qui se cache dans les détails du cœur, ce n'est pas quelque chose de clair, de quantifiable. Ils avaient tellement peur d'eux-mêmes, qu'ils ne soient des munafiqines, et ils pensaient toujours du mal de de eux-mêmes même que ta'ala anhu il a dit oh Hudhaifa ya Hudhaifa ah, mais avant tout ce qui c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qu'est-ce qui le distinguait Hudhaifa radhiyallahu anhu hm ce créa sahibus Il s'intéressait toujours au à, à connaître le mal. Quand un homme lui a posé question sur le bien. » Ça veut dire :« Quand il a posé question à la suite a la meilleure de Non, il dit :« Je le questionnais toujours sur le mal. de peur que Je ne fasse un jour face à une situation de mal et que je ne, pas, que je ne sache pas quoi faire. Donc ici, l'importance du contraste. Connaître le bien, mais aussi connaître le mal. Connaître le bien pour le faire et connaître le mal pour l'éviter. Allez, une autre question ici. Jusqu'à quel point est-ce qu'on devrait connaître le mal, vu que le mal c'est important Est-ce que le Coran nous parle du mal hmm? Oui, il parle de Ferah, et de Mouchrikin euh, du, du peuple de Nouh et du peuple d'Oa. Tout ça, c'est les mauvais exemples. Le Coran nous parle des bons exemples, mais aussi des mauvais exemples. Et Allah Azzaud, il dit ce que les Mouchrikin, ils ont dit. C'était quoi leur croyance et ainsi de suite. Par contre, la question est ici, jusqu'à quel point on devrait apprendre le mal? Est-ce qu'on apprend le mal comme on apprend le bien? Hmm? Théorique mmh. Les ulamas, oui Taïb. Les ulamas, les savants, ils disent On connaît le bien On cherche à apprendre le bien Dans tous ses détails Le plus profond que possible Le mal en apprend d'hum latin, de façon globale, ok Tu n'as pas besoin de connaître toutes les croyances du monde, toutes les philosophies du monde, et aller faire une étude comparative de chaque philosophe, ce qu'il a dit et ce qu'il a exactement de différent que l'autre, c'est quoi son euh, c'est des trucs comme ça, ok Parce que ça, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Mais c'est important quand même, si on parle aujourd'hui par exemple des croyances, des pensées qui existent dans le monde et qui sont prédominantes et ainsi de suite, c'est important de les connaître. Comprenez, c'est important de connaître au moins de façon globale. C'est quoi ce genre de croyances et les philosophies, et les courants, de pensée et ainsi de suite. Parce que ça a de l'influence sur nous. Donc si on ne les comprend pas, si on ne comprend pas quest ce que dit l'islam sur ce genre de choses, Ça se pourrait qu'on soit affecté sans même faire attention. Alors Hudaifah radiyallahu ta'ala anhu, il questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal. Est-ce qu'on sait qu'il va y avoir le mal qui va arriver Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de Dajjal par exemple, l'antéchrist. Ça c'est le mal qui va arriver, vous comprenez. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décrit dans tous les petits détails la vie de Dajjal jour par jour Comment on connaît la syrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam année par année, mois par mois Non. Donc, on connaît en général ce qui est d'adjjal, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi il a décrit, et quoi faire face à la situation de d'adjjal. Les autres détails, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne il a pas mentionné. Umar, anhu, il dit, ah, ce que le prophète sallallahu il m'a cité, moi parmi les munafiqis, il dit non. Il dit non, et il dit je n'accorde de passe, passe blanche à personne après toi. Ça veut dire Tu es la dernière personne à laquelle je vais répondre Là, parce que sinon tout le monde va dire est-ce que moi je suis parmi les munafiqin euh, oui est-ce que moi je suis parmi les munafiqin non donc ça ne va pas arriver parce que ce n'est pas ça le but de la religion oui achi. il y a deux choses très bonne question on a déjà fait la distinction entre le nifaq al-asra le nifaq al-akbar nifaq majeur et le nifaq mineur le nifaq majeur Oui, le munafiq va savoir qu'il est munafiq parce que le munafiq, s'il sait au fond de son cœur qu'il ne croit pas en Allah Azza wa qu'il ne croit pas en Islam, ben il ne croit pas, il sait qu'il est en train de dire un mensonge. Vous comprenez Nifaq al-Asraq, Nifaq mineur comportemental, qui n'est pas au niveau de Nifaq al-Akbar parce que ce n'est pas du kufr, mais qui est quand même assez dangereux parce qu'avec le temps, il mène au Nifaq Akbar, il fait en sorte il favorise le développement de nifak majeur. Le nifak mineur, peut-être que tu ne le sais pas. C'est pour ça que les sahabais le craignaient. C'est ça ce que les sahabais craignaient. Ne pas d'être un munafiq majeur ici. Ça veut dire ne pas en Allah. Azzawadil. Tu ne peux pas... Euh, oui, je, musique, je crois en Allah Azzawadil, mais c'est comme si je ne sais pas. Peut-être que je ne crois pas en Allah moi, je ne sais pas. Tu crois ou tu ne crois pas. Vous comprenez Parce que sinon, tu es dans le chèque, tu es dans le doute. Et il dit ici... Kala ibn Abi Mulaikata, l'un des tabirin, compagnon des compagnons, il dit, adraktu thalathina min ashabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. sallam. Kulluhum yakhafu nifaq ala nafsihi. Il a dit, 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wasallam. sallam. Chacun parmi eux craignait d'être un hypocrite. Personne parmi eux ne prétendait avoir le iman et la foi d'eux. Lange dibril alayhi assalam ou bien de Mikael dans sahih al-Bukhari al-Hassan al-Basri le fameux adorateur et savant Hassan Basri il dit ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min celui qui se sent sécurisé face au nifaq c'est un, un munafiq et celui qui craint nifaq c'est un mu'min Vous comprenez donc ça, ça fait partie de l'iman de craindre le nifaq parce que une fois c'est c'est un terrain qui est glissant et ça aide, ça favorise le croyant à toujours se remettre en question revenir vers Allah Azza et s'éloigner du mal, de peur de tomber pas à pas et de finir avec Nifaq al-Akbar Riyadhan Billahi Azza finalement il dit ici Zaru' yambutu ala les plantes de Nifaq, cette maladie du cœur, ça naît avec quoi exactement Ça sur sarki C'est comme deux petits courants d'eau. C'est quoi ces deux petits courants d'eau ici? Sarki atil kavib ou sarki atiria? Deux éléments qui favorisent la sortie de Nifaq, la naissance de l'hypocrisie. Un, al kavib, le mensonge. Le plus que la personne, elle dit des mensonges, le plus qu'elle se rapproche de un La deuxième chose, riria, l'ostentation. L'ostentation, ça veut dire donner de l'importance à ce que... C'est quoi l'ostentation Ça s'appelle « Ria » Pour que les gens voient, regardent. Le plus que tu donnes de l'importance au regard des gens, le plus que ça favorise l'ostentation « Ria » et l'ostentation va favoriser l'apparition de Anifar parce que Mounafiq, encore une fois, ne fait pas ses actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa makhraduhuma min aynayn » And two autres éléments parallèles de côté Bafil Basirati wa'ini ni daafil azim le manque de clairvoyance, basira, parce que la clairvoyance c'est quoi la clairvoyance? C'est quoi la basera? Clairvoyance? clairvoyance, qui pourrait nous expliquer juste. Pas besoin d'une définition scientifique ou autre chose capacité de voir les choses comme elles sont barakallahu et on ne parle pas ici des choses qui sont juste des choses physiques on parle ici des concepts des croyances des réalités ainsi de suite ça veut dire pouvoir voir au-delà de la présence physique des choses quelqu'un il y a quelqu'un qui a des yeux qu'est-ce que tu vois dans cette salle Eh bien je vois des chaises et je vois comprenez ka'ba euh, prends le ka'ba il y a quelqu'un qui va à umra bien qui va au hadj Juste en voyant le Kaaba, la personne va être émerveillée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Vu la maison d'Allah, le lieu le plus sacré sur cette terre, le lieu dans lequel il y avait Ibrahim, alayhi salam et Muhammad alayhi salam et ainsi de suite. Munafir, il voit dans la Kaaba quoi? Un lieu, un cube, et des gens qui tournent comprenez Il voit juste ce qui est physique, les réalités physiques, mais il ne voit pas derrière. Ce qui est derrière, c'est ce que Azza wa il nous a caché, parce que ça fait partie de Al-Ghaib. On ne peut pas le voir avec nos yeux dans cette vie du bas-monde. Est-ce qu'on peut le voir dans la vie de l'au-delà Avec les yeux Oui, parce que Allah wa dit, dès la mort, à l'instant de la mort, qu'est-ce qui va arriver Hadid, à l'instant de la mort, le voile va être levé. Ça veut dire « entre guillemets », bien sûr, je dis « entre guillemets », on ne peut pas exprimer le raïbe avec ça, mais juste pour donner un exemple, c'est un peu l'arrière scène de cette vie, qui est « alamushahada », que nous nous avons. À l'instant de la mort, le voile est levé et « al-basar » ici, « basar » les yeux, la vue, elle va devenir précise, ça veut dire qu'elle va voir les dimensions de toutes choses bien loin, bien au-delà de la présence physique mais dans cette vie du bas monde on ne peut pas le voir avec les yeux on le voit quoi avec le cœur le plus que le cœur il est net, il est transparent il est pur, le plus que la personne elle est capable de voir ce qu'il y a derrière le message qu'il y a derrière parce que même nous Allah Azza wa nous a créés on a deux dimensions, on a notre corps mais on a aussi notre notre quoi notre âme que la science aujourd'hui bien sûr ne va pas appeler âme ça va appeler ça la personnalité de la personne Juste pour ne pas dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'âme. Donc, donc, première chose, le nifaq, un élément de côté, le manque de clairvoyance, la faiblesse de la clairvoyance, il voit juste ce qui est matériel, ce qui est devant lui, ce qui est cache, tout de suite. La deuxième chose, le manque de volonté, il manque de volonté. Même s'il voit la chose, que ça c'est la bonne chose à faire, mais il n'a pas assez de volonté pour faire cette chose-là. « Faïdha tammat hadhihi l'arkanu l'arba'a, istahka man nabatun nifaqiwa Dès que les quatre éléments, s'ils sont disponibles, le mensonge, l'ostentation, le manque de clairvoyance, ainsi que le manque de bonne volonté, de détermination, un nifaq va être présent et il va naître et il va se développer et il va vivre sa vie dans un mirage wa <médicatrice> et le jour dernier il va retrouver Allah qui va lui ramener qu ce qu'il ne s'attendait pas d'avoir est-ce qu'il y a des questions brièvement avant la pause inchallah sur amnifaq Pas de questions. Taïb. On va s'arrêter, Inshallah. Alors, on va prendre la pause. Oui. 10. À 8 h Ah, 8h10 déjà. Est-ce qu'on prend une pause ou on continue oui, on continue un peu jusqu'à 8h30, 8h35 environ. Après ça, on arrête pour salader. Inshallah. Est-ce qu'il y a des questions sur Ranifert avant de passer au Foussour, Inshallah Quatre... Oui. On pas, non. Et Il souhaite quoi Ma Ça dédure. Ça c'est ça c'est des personnes. Bon, on va pas, je vais pas dire ça de façon générale. T'as des des exceptions, des personnes juste qui manquent d'informations. Mais ça, en général, c'est des personnes qui pensent que la vie, que la fin des temps et tout, c'est que c'est comme un film. Je veux juste voir le film, vous comprenez Kofet, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de al-fitan, nous a parlé du danger de al-fitan. Les Sahaba radiyallahu anhu, kanu yata'awwaduna min al-fitan. Demandez Allah Azza wa Jalla de les protéger contre al-fitan. Dans le doa, dans le hadith authentique, dans les hadith authentiques, il y a plusieurs hadiths. Demandez Allah Azza wa Jalla de, de m'éloigner de la fitna de al-Masih. Et le prophète nous a enseigné que si on est en vie et que le Messie, que l'antéchrist, va sortir, on doit prendre la fuite, ne pas lui faire face. Ne pas lui faire face. S'éloigner. Si tu entends parler « Ah, il vient vers, euh, vers, vers tel, tel, tel pays, telle ville, toi tu prends la direction inverse, tu essayes. » Alors comment est-ce que quelqu'un voudrait... Vous comprenez Ça c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Ça c'est quelqu'un qui sur-estime son degré de foi et qui sous-estime sa vulnérabilité, sa faiblesse, qui est une faiblesse de chaque être humain en passant. Est-ce est que chacun de nous ici, est-ce que chacun ici connaît son degré de humain, son vrai degré de humain Son vrai degré de humain non. non. Et encore moins son degré de humain comparé aux autres parce que le vrai degré de humain, il sort entre autres lors des épreuves. Comprenez Il y a des gens qui surestiment leur iman, mais lors des épreuves, ils voient qu'ils n'avaient rien dans son cœur. Parce qu'ils ne peuvent même pas faire face à une épreuve mineure. Et il y a des gens qui pensent que leur iman est juste correct, mais une grande épreuve, et Allah Azza wa ta'ala va l'aider à la surmonter. Donc les épreuves, on ne fait pas face aux épreuves juste avec notre détermination. Pour ça, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu disait quoi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 avant, lorsqu'ils se préparaient comme armés à faire face à leur ennemi. al-adou wa al-afiyya N'espérez pas faire face à l'ennemi et demandez à Allah Azza wa de vous épargner de la guerre. Mais si vous finissez par leur faire face, maintenant si le bala il arrive, ça se confirme que ça c'est le qadar d'Allah Allah Azzawajal. Alors si vous allez finir par faire face à vos ennemis, il disait à ses compagnons le prophète sallallahu wasallam. Alors soyez patients et sachez que les bien le paradis se trouve sous sous les épées de vos ennemis. Vous comprenez? Donc là on fait la distinction. Avant qu'il n'y ait le ibtila, quelqu'un, il est en santé, il ne va pas dire rien. « Allah, je vais être malade, comme ça, je vais être pas ça, je vais avoir beaucoup de hâte moi, j'ai beaucoup de siyat, et de beaucoup de péchés et tout. Je veux, je, ça serait bien si Allah Azza wa Jal me donne une bonne, bonne maladie comme ça pour que, pour que je sois purifié, vous comprenez ?» Non, c'est illogique. Demande à Allah Azza wa Jal de te pardonner et sans, sans avoir... Maintenant, si ça arrive, que si, si, tu sais que ça, c'est ton qadr, Alors là, sois patient. Euh, quelque chose de très intéressant. Je ne me rappelle pas quel sahabe. Écoutez bien ça. Ça, ça, ça c'est comme on dit next level thing. Ça, c'est un autre niveau. L'un des compagnons. Je ne me rappelle pas qui exactement, mais je sais que l'histoire, elle existe. Il a entendu l'un des tabi'il. Tabi'il, c'est la génération toute fraîche après la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ça, c'est des personnes que, à peine s'il était né comme Dix ans avant, il aurait rencontré le prophète Salāh. Alors, il l'a entendu dire :« Ah, vous, vous êtes tellement chanceux. Vous étiez les compagnons du prophète Salāh. Si seulement moi j'étais né dans votre génération pour que je fasse partie des compagnons du prophète. » Donc là, il est en train de souhaiter quelque chose. C'est même pas une chose de l'avenir. C'est quelque chose du passé. Ah, si seulement j'aurais aimé. Qu'est-ce que ce compagnon lui a dit Je résume ici les paroles, ok Il a dit, ce que Allah azawadaï t'a donné, sois satisfait avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Kebbah, à Al-Annah, ou ala aoudjo al nar Allah Azzawajal, les a mis en enfer parce qu'ils étaient, est-ce que tu sais toi, si tu vécu, si tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu serais dans le camp des Mouminin, ou bien des Mounaïfirin, ou bien des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne sais pas, comprenez Parce que vivre sans islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme vivre sans islam aujourd'hui. Oui, c'est beau entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et ses rappels et les, la Médine, mais l'obligation que tu as de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tout, tout sacrifier pour lui, c'est quelque chose de dur. C'est pour ça qu'Allah a choisi les meilleurs des croyants qui sont les Sahaba pour être avec son prophète alayhi sallallahu wa sallam. Vous comprenez Donc, ce que qu'Allah t'a donné sois satisfait, diyyahmudurillah, demande à Allah alazawajal la gaffia comme lui nous a appris parce que fitan les épreuves c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui diffère aussi dans la nature, c'est pas toutes les fitans qui sont de la même couleur, vous comprenez? c'est pas c'est pas ah moi je, ça marche bien moi, je fais je fais face à toutes les épreuves de la vie, mais il y a d'autres épreuves peut-être que d'une autre couleur, d'une autre nature que tu n'as jamais expérimenté et pour lesquelles tu as un grand, un grand bug à l'intérieur de toi, une grande faille que toi, tu ne sais pas. Comme dans, dans, dans les bugs informatiques. Donc, et Ça, tu ne peux pas faire un, comme ils appellent ça, un patch après. Une, une fois que l'épreuve, la fitness, elle arrive et qu'elle entre dans ton cœur, il n'y a plus rien à réparer. Comprenez Est-ce que ça répond à ta question Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y avait Oui. Ah. Euh, Allahu Alam. Je me rappelle pas, la Semaine prochaine, inshallah on va le ramener, inshallah utala. On va commencer très brièvement, inshallah, avec la quatrième et dernière composante qui nous restait. taala. Donc au moins un petit dix minutes, Charles Laoutal commencer avec les bases. La semaine prochaine, Charles Laoutal, on va continuer ce qui. Eh bien, on va finir avec ce qui nous restait. On va parler de la quatrième chose ici. Le quatrième mal des quatre grandes catégories de mots. On x qui nécessite la tauba On a parlé de shirk, du kuff, du nifa. Et on va finir avec al fusuq. Al fusuq, c'est quoi Ça vient de le fisk le fait de sortir de l'obéissance d'Allah le sens le plus simple de le c'est commettre un péché okay? donc résumons ça à ça maintenant on va voir le sens plus développé par la suite donc le foussouk c'est faire le haram ce qu'on dit faire quelque chose qui est haram on appelle ça al foussouk quelqu'un qui fait toujours des choses qui sont haram des choses mineures les ulamas ils disent quelqu'un qui commet toujours des péchés mineurs continue Yussiru ala sahiratin Ou bien qui commet un péché majeur et sans faire de tawbah, ça s'appelle s'appelle dans la religion d'Allah Azzawajal un fasiq faisir désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala wa amal fusouq ou fahuwafi kitabillahi ta'ala me waan mufradun mutlak wa ma bil asiyan. Parfois le motsuk dans la religion ou bien dans le livre d'Allah Azzawajal est mentionné tout seul. Parfois, il est combiné avec Assyan, désobéissance, Assa, désobéi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire dans ces deux contextes Donc, ça, ça nous aide quand on lit le Coran al Il ne faut pas sous-estimer notre habilité aussi à comprendre le Qur'an. Ah, moi, je ne comprends pas l'arabe, ce que tu es en train de dire. Non, on apprend petit à petit. Donc, chaque petit détail qu'on apprend, nous aide plus à comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Mufraadunaw'an. Donc, on a dit, le mot fousouq, on va l'écrire ici, Fousouk. Donc, foussouk, comme ça. Donc, soit qu'il est mentionné tout seul, ou bien qu'il est mentionné fusouk plus raciane, ça veut dire désobéissance. Lorsqu'il est mentionné tout seul maintenant. Lorsque le fusuq est mentionné dans une ayah, dans un verset, par exemple, de, euh, de le Coran Al-Karim, فَالْمُفْرَدُ الَّذِي Allah Donc on a cité ici certaines parties de certains versets du Coran qui parlent de fusuq ici, mais dans le sens de al-kufr, la mécréance, la même chose que le kufr. Dans är nåt och kontext, och ämnet farsok, vilket inte går ur Islam, är le att han säger: "Och om du gör, och om du gör, så är han farsok med er." Och så är det. Och så är det. Och så är det. Och så är det l'ordre d'Allah Azza wa Jalla comme shaitan Iblis Allah Azza wa Jalla dit c'est rebeller contre l'ordre de son seigneur ça veut dire ici c'est le kufr ou bien parfois le foussouk c'est la désobéissance qui n'est pas le kufr quelqu'un qui est mu'min But Iman qui est incomplet, imparfait, qui est fait si on mu bi Iman bi marsiyat hi cama kalal ulama. Donc ça, c'est comme dans Surat al-Khujat. On va finir avec ce verset, inshaAllah, parce que on va faire un petit commentaire sur la ayah, après ça on va clore, inshaAllah. Dans Surat al-Khujat, Surat al-Khujat nous parle de quoi? C'est quoi son thème general? Social and relations, the okay, Adablitiki. Oui. Le respect du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'éthique en général et le comportement. Première chose, comportement avec Allah, alayhi, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Ya ayyuhalladina amanu, la tuqaddimu bayna yadaillahi wa rasooli. Ya ayyuhalladina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti al-nabiyyi ila akhiri ayya. » Et par la suite, les relations entre les croyants, les paroles, la médisance et ainsi de suite. Parmi les choses qui sont mentionnées dans sourate al-Hudurat, c'est les ahkam, les règles des fameuses « fake news » qu'on qu fait avec les fake news. Allah gudar, aldiya, ıh, alla de som är ömna, injäkter omfattar en nyhet, så visar du. Om du blir enligt en nyhet, så Amr lahu shah, khabar lahu shah. Donc, ici, on ne parle pas de quelqu'un te dit, ah, tel, il a acheté des souliers de, de couleur bleue. Ça ne s'appelle pas un naba Ici, ce n'est pas une nouvelle importante. Ce n'est pas, pas un impact. Vous comprenez Un naba c'est une nouvelle, nouvelle importante. C'est tel, il a dit quelque chose. C'est tel, il va faire quelque chose. Donc, l'Allah à Zaudel, il dit, si un fait, vous vient avec une nouvelle, vous devez quoi vérifiez pourquoi de peur jahalatin, de peur d'accuser à tort des personnes qui seraient innocentes et que par la suite vous allez regretter ala mafaltum On a dit « Ah, je regrette ». Parfois, regretter, ok, c'est correct. Parfois, regretter, c'est un peu trop tard. Une fois que tu as fait du mal à une personne, tu as créé tout un problème, tu as détruit l'honneur de la personne, son image, et ainsi de suite. Et après, « Ah, j'ai regretté », je me suis juste précipité à confirmer ce que l'autre personne a dit sans vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un nous vient avec une information importante Il y a deux types de personnes. Il y a quelqu'un qui est « adloun », une personne qui est intègre. De par l'expérience que nous avons avec cette personne, on connaît que c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, et quelqu'un qui vérifie bien ses informations et qui sait comment aussi bien communiquer l'information. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas objectifs lorsqu'ils rapportent des, des données. Vous comprenez Il y a des gens, par exemple, qui ont tendance à exagérer les choses. Hier, il y a eu un grand problème. C'était quoi le grand problème Eh bien, tel, il s'est disputé avec tel, euh, ils se sont dit trois mots, comme ça, ils sont partis. Ça, ça ne peut pas grand problème. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, tendance à exagérer, quelqu'un qui a tendance à tordre les mots, à ne pas bien rapporter les mots, je ne me rappelle plus, c'était qu'il a dit quoi, il a dit quoi, mais je sais qu'il a dit quelque chose de... Mais si on connaît quelqu'un qui est intègre, Et quelqu'un qui donne habituellement des informations qui sont honnêtes, alors l'information d'une personne est suffisante jusqu'à la preuve du contraire. Khabarul Wahid. Maintenant, si on connaît que quelqu'un, c'est un fasiq. Certains ulama, ils ont dit « El fasiqo fi kitab illa hu al-kadiq. Certains ulama, ils disent, entre autres, dans ce verset ici, ça fait référence au menteur. Quelqu'un sait que c'est un menteur. Comme qui, aujourd'hui, catégorie de Les médias. Les médias de par, <rire> par défaut. « Ils ne sont faire ce qu'on On ramène une information par défaut, surtout si l'information est importante et elle nous parle d'une chose nouvelle de certaines personnes ou bien d'une partie ou autre chose qu'on ne connaît que du bien de cette personne. Alors, pourquoi moi je vais croire un journaliste qui dit du n'importe quoi pour accuser une personne à tort Non, je dois vérifier et attention ici je dois vérifier et je dois prendre du recul Tani, la vitesse pas bien, on appelle ça l'ère de la vitesse oui mais la vitesse c'est dangereux sur la route mais même dans l'information okay. trop de vitesse, alors le problème aujourd'hui qu'on a c'est que je veux être le premier à relayer je veux être le premier à confirmer parce que dans, dans une heure ça va être ancien comme information, tout le monde va le savoir Mais ce « je veux être le premier », parfois, ça nous pousse à dire des choses qui sont à tort, qu'on va regretter par la suite. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, « fa tabayyalu ». Certains ulama, ils ont dit, « el-fasiq » ici, c'est quelqu'un qui est désobéissant. Comment est-ce qu'on connaît « fasiq » désobéissant Comme on a mentionné, « manyu jahiru », celui qui, on parle pas ici des des péchés entre la personne et entre Allah, Azzurra. on parle de ce qui est public, notre dimension à laquelle où on a accès, c'est les, les apparences. Alors, quelqu'un qui fait des péchés majeurs ou bien qui fait des péchés mineurs, mais en continu, de façon constante. On a déjà parlé de ça dans une autre halqa la question des péchés mineurs et péchés majeurs. Alors, cette personne-là, par défaut, elle n'est pas digne dans les informations. Je peux la prendre comme début de l'investigation, de la piste en tant que telle, mais je ne peux pas me limiter à dire « Ah, il a dit, ça veut dire que c'est vrai » comprenez Et on ne peut pas aussi dire en passant une autre chose que les gens, euh, ça c'est parmi les règles sur lesquelles les médias se basent, les grands menteurs de nos jours, c'est quoi C'est la fameuse règle de selon certaines sources. Alors, moi je ne suis pas responsable en passant, il vous dit selon certaines sources. Ce fameux selon certaines, ah, ça Il paraît que si c'est un mensonge, tu es un menteur avec eux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa dit dans le hadith authentique Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'a c'est un hadith barakallahu fik c'est assez enough, de mensonges que la personne elle rapporte tout ce qu'elle entend et dans un autre hadith prophétique bi samatiyatir rajuli ZA'amu eller som han sa, sallallahu alaihi wasallam. Det är så mycket en mvetmatyra, matyra, som C'est en veicul och en stöd eller något annat. Det är Il paraît que dålig stöd. Detta ord, Alors det ser ut som att de säger att de säger att de säger att de säger att de säger att de säger att de säger att de tu es responsable, parce que tu es en train d'aider à relier des informations qui sont non vérifiables et qui vont, ou bien non vérifiées, et qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des personnes qui vont tomber dans le piège de, rapidement, encore une fois, et c'est grave, hein, ce qu'on qu voit, ce qu'on lit sur Internet, et ainsi de suite, des gens qui écrivent, qui écrivent des commentaires, qui écrivent sur des choses sur lesquelles, eux, non, c'est pas leur problème, comprenez, pas leur problème. Alors, euh, parce que quelqu'un qui est un peu connu, comme on dit, personne publique ou autre chose, des trucs de sa vie personnelle. Et encore une fois, les, ici, encore une fois, les fameux « fake news », des articles faux, modifiés, ainsi de suite, des informations non fondées, que les gens vont se baser sur le genre, de ce genre d'informations. Quand on parle ici des gens, on parle plus particulièrement des musulmans qui sont supposés connaître Allah, les craindre Allah, normalement. Et là, qui commencent à attaquer la personne, Dans, on ne parle pas ici d'une question d'intérêt public. Non, on parle de quelqu'un, sa vie personnelle, sa vie privée, comprenez. Même des personnes, ils se mêlent, mettant du mariage ou du divorce de quelqu'un d'autre. Ah, oh, c'est divorcé, telle, telle, je sais pas quoi, telle. Euh... Même si c'est quelqu'un qui est face ou qui le haram, mais ça reste que les questions personnelles, c'est des questions. Personnel. Ah, il se dit, ah, c'est pour ça, mais cool. il devient lui le juge, et il, il a déjà toutes les données, parfois ça arrive même un qadf accusé dans, dans la dignité des personnes, l'honneur des personnes, des, des trucs graves là, un péché grave, majeur, majeur, immense auprès d'Allah Azzawajal, juste avec deux lignes sur Facebook, comme ça, pour lesquelles toi tu donnes aucune importance. Et c'est sur ce genre de choses qu'Allah a dit le jour dernier, il va y avoir des personnes qui vont avoir des mauvaises surprises le jour dernier. Moi, j'ai fait que, je ne me rappelle pas moi. Ah, mais là, ah, t'es écrit quelque chose. Et là, l'autre personne qui vient, il dit, ah, tu m'as accusé, accusé à tort. Tu as dit telle chose sur moi, hein, si tu as écrit tel jour. Là, c'est grave. Donc, il faut qu'on fasse attention, inshaAllah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le principe, hein, que le principe euh, les, on, le, on, on le voit comme un petit peu empêché constamment? C'est vraiment comme ça qu'on peut le percevoir? Ou est-ce que la personne qui se repentit, elle ne euh, sait pas ce que ça euh, Très bonne question. Il y a, il y a le faiseur auprès d'Allah azawajal. Il y a le fasiq dans les épreuves, dans les jugements de cette vie du bâmeen. Faiseur auprès d'Allah azawajal, c'est une autre chose. Ça, c'est pour le jour dernier, pour yom al kiamah, ou pour nous-mêmes, parce que le fasiq c'est quelqu'un qui est désobéissant. Donc, c'est Allah azawajal qui sait c'est qui qui est le fasiq, c'est qui qui n'est pas le fasiq. Pour nous, on a besoin du concept de fasiq pour certains jugements de cette vie du bâmeen, comme le témoignage, les informations, vérifier les informations. Euh, la confiance, si des choses demandent la confiance, et ainsi de suite, et si les ulama, ils disent, le Fasir, soit quelqu'un qui commet un péché majeur, sans faire de repentir, ça veut dire qu'il a quelqu'un a commis un péché majeur, mais il n'a jamais dit qu'il qu regrette, qu'il ne va plus faire ça ou autre chose, ça c'est un Fasir, ou quelqu'un qui commet un péché mineur, un péché mineur, sans ce qu'on appelle ta ça veut dire c'est clair que c'est haram il y a pas il y a pas de il y a pas d'espace si c'est une mauvaise compréhension جهل ignorance ou autre chose et qui est averti et qui continue à faire la la même chose ça c'est quelqu'un qui s'appelle fasiq dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire auprès d'un juge et même auprès des gens de la communauté des croyants oui par mm exemple -hmm. Non, non, pas Il ne faut jamais faire le lien entre un péché qui se répète et entre l'hypocrisie, l'hypocrisie pure ici. Okay? Des traces d'hypocrisie, oui, ça, ça existe. C'est très difficile pour une personne de prétendre que moi, je n'ai pas de traces d'hypocrisie, de n'y faire. Vous comprenez Parce que chaque vide, chaque manquement de hymne, c'est un espace qui est laissé pour l'hypocrisie. Par contre, il ne faut pas percevoir La taoube répétée comme étant une hypocrisie. Parce que les hadiths sont très clairs là-dessus. On a déjà parlé de ça, mais ça fait plusieurs mois, donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui n'étaient pas présentes. Alors on répète ça très brièvement. Les hadiths sont très clairs là-dessus, que si quelqu'un commet un péché, mineur ou majeur, et qu'il se repent par la suite, repentir sincère, et que la personne elle fasse le même péché par la suite, alors elle doit faire quoi Elle doit se repentir. Et si elle fait la même chose Même si c'est mille fois, oui. Même si c'est un million de fois, oui. Parce que dans le hadith, <mère> Allah <disant de> <pardonner> ne va pas arrêter de vous pardonner jusqu'à ce que vous arrêtiez de faire le repentir. Le jour où la personne arrête de faire le repentir, Allah il va arrêter de lui pardonner. Vous comprenez Donc, ça c'est parmi les choses de shaitan de dire à la personne que tu es mon parce que tu as fait la taouba et après ça, tu as fait la même chose. Non, la personne doit toujours continuer à renouveler taouba entre elle et entre Allah. C'est clair Oui, Achi. Avec une quoi Mais je, je, ça, ça veut dire une grande nouvelle qui, qui, qui est un mensonge ou une vérité, une vérité. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça Allah azawajalla dit de, de ne pas prendre les paroles du, du faser pour acquise. Le contraire, comme les ulamas ont dit, muftoumul Si quelqu'un c'est pas un faser, c'est quelqu'un digne de confiance. Alors s'il ramène une grande nouvelle, on le croit sur parole jusqu'à la preuve du contraire. Si quelqu'un, on ne le connaît pas, à la base, les ulama, ils disent « si quelqu'un, on ne le connaît pas, dans surtout les questions qui, qui sont reliées ici, les informations, les questions de droit d'autrui, ainsi de suite, par défaut, on ne le croit pas, jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui est quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est digne de confiance. » Surtout les ulama, ils disent, surtout, comme de nos jours, parce qu'aujourd'hui, le foussour, l'unifar, et ainsi de suite, c'est prédominant, c'est partout. Mais pas dans la société de sahaba, ici, que la base, c'est que la personne est adl, intègre jusqu'à la preuve du contraire, vous comprenez Le monde est plein de fraudeurs et de menteurs à l'extérieur, là, c'est connu. Je ne vous apprends rien. Oui, achi. Non. Excellent. Barakallahu fik. Très très bon exemple. Très très bon exemple. Donc la même chose ici. Les personnes, surtout les questions reliées à questions reliées la fornication et ainsi de suite. Allah azawodel, il a mis ça très très strict. Il faut avoir quatre témoins et quatre témoins mais avec des conditions très strictes. Donc, on ne devrait jamais accuser une personne juste parce que... Il paraît que quelqu'un a dit, une source anonyme, vous comprenez Ça c'est les valeurs des autres. Qu'ils fassent ce qu'ils fassent, toi, jour où tu vas mourir parce qu'il y a quelqu'un ici va mourir et va emporter avec lui les hashtags de Twitter et tout le monde va... Tous ceux qui étaient sur le même hashtag, venez avec moi dans la tombe pour me défendre. Je ne faisais que suivre. Non, tu vas être tout seul dans ta tombe. Tu vas répondre à Allah Azza wa Jal chaque accusation. Tu as accusé Le fait de ne pas accuser quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es en train d'innocenter quelqu'un. Vous comprenez Mais tu es en train de dire tout simplement que si moi je n'ai rien vu, moi je n'ai pas entendu, et en plus de ça, je ne suis pas un juge, et en plus de ça, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème personnel, pas, ça ne m'implique pas directement. Il n'y a personne qui est demandé venir demander mon aide. Si quelqu'un demande ton aide, il te dit, regarde, quelqu'un m'a fait du mal, m'a fait du mal à moi, s'il te plaît, aide-moi, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un de loin, il y a Allah Azza qui est présent. Celui qui fait le mal, le mal va sortir. Oui. Non, non, ce n'est pas ça la question. Ça c'est le plaignant. On ne parle pas ici du plaignant, on parle parle d'une personne qui est à l'extérieur du conflit en tant que tel. Vous comprenez Quelqu'un qui est plaignant, on ne va pas lui dire « Ne te plains pas auprès du, du juge jusqu'à ce que tu ramènes quatre témoins. » Vous comprenez Ça, c'est une question différente. parle des questions qui sont à l'extérieur. Personnes qui sont à l'extérieur. Est-ce que moi, à chaque fois, surtout de nos jours, parce que de nos jours, on a la question ici, on a le problème de l'information qui est abondante. Donc, dans le temps, est-ce que l'information était accessible comme elle l'est aujourd'hui Dans le temps Lorsque quelqu'un a une plainte dans un village lointain, est-ce que tout le monde va être impliqué, toute la société Mais aujourd'hui, on est impliqué dans toutes les questions. On, on me dit tout. Est-ce que c'est ma responsabilité à moi de porter un jugement sur chaque situation Ou bien il y a des situations dans lesquelles je dis, moi je ne sais pas. comprenez Il y a des gens, c'est leur problème. Ils ont des façons de porter plainte et ainsi de suite. Je laisse ça dans cette vie du bas monde, aux personnes qui sont concernées, qui ont le pouvoir d'exécution ou bien d'enquête de le faire, et dans l'au-delà, bien sûr, auprès de l'Azod. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais me porter comme candidat à chaque fois, je suis toujours en avant. Regardez, le prophète Sassam lorsqu'il nous a parlé de fitne entre autres. Je reviens ici à concept de fitne. C'est quoi, quoi la Fitna C'est quoi la fitna? une épreuve C'est quoi Fitna dans la langue arabe Qu'est-ce qu'on appelle Fitna En islam, entre autres fitna, dans un cas social, c'est n'importe quelle situation de conflit dans laquelle tu n'as pas un discernement clair. Qui dit vrai, qui dit qui dit faux. Qu'est-ce que le prophète Sarasimil a dit à propos de le fitna Celui qui est allongé, il est meilleur que celui qui est assis. Celui qui est assis, il est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout, il est meilleur que celui qui marche. Celui qui marche, il est meilleur que celui qui court. Ça veut dire quoi Pourquoi, c'est quoi l'exemple qui est donné ici C'est ton temps de réaction, vous comprenez Celui qui est allongé il va réagir beaucoup plus, il fait, il fait, beaucoup plus lentement, il va faire preuve de retenue avant de, porter, avant de faire un jugement, avant de prendre position ainsi de suite. Quelqu'un qui court, il y a des personnes qui courent dans la vie. Encore une fois, ça, ça fait courir, ça, ça, ça fait courir. Vous comprenez Donc, quelqu'un qui vit dans l'immersion avec ça, ça court vite. Donc, Facebook ici, Twitter ici, no, notifications ici, c'est toi qui essaie de suivre et tu ne vas jamais rattraper ça. Tu ne vas jamais être aussi rapide que ça. Vous comprenez Il n'y a personne qui est aussi rapide que tu, tu, Twitter ou Facebook. Ça va toujours être plus fort que toi, plus d'informations que toi, plus rapide que toi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prétend toujours arriver aux bonnes conclusions Non, il y, a même des, regardez, il y a même des études qui sont faites aujourd'hui, après la fa fameuse élection américaine et tout, c'est devenu grande question, les fake news et tout. Il y a des études aujourd'hui qui nous prouvent que des, des sociétés entières se font frauder, se, on joue avec leur cerveau, on leur dit du n'importe quoi, et ça peut être des gamins derrière un ordinateur, vous comprenez, qui peuvent mentir à, à des millions de personnes et que les gens vont réaliser un an après. Dans, dans le monde dans lequel on, on vit aujourd'hui Les gens vont dire Ah c'est un problème Il faut chercher Il faut voir comment ajuster Mais nous on voit une autre dimension Voici si moi je me suis trompé, Que j'ai porté des accusations Ou bien j'ai pris position Sur quelque chose de sérieux Moi je sais que Allah Azza wa Va me questionner le jour dernier Comprenez C'est pour ça le prophète Il dit En somme min islami Que ça fait partie du bon islam de la personne Que la personne ne se... Mêle pas des questions qui ne sont pas les siennes. Si moi je ne peux rien apporter de spécial, si on n'a pas besoin de mon aide particulièrement, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus à part le risque de me retrouver moi-même dans le trouble auprès d'Allah azawad le jour dernier. C'est clair Dernière question, ouya. sur le sujet du Non. il se serait fait durer par un homme des se serait fait alors euh, je sais pas je veux dire euh, je suis pas sûr que ça, ça nécessite le même genre de, de, de précaution Taïb. nous on est en train de parler du as ici des principes ok on n'est pas en train de, parce que commencer à se poser des questions sur c'est quoi l'application dans un cas exceptionnel et tout c'est des questions théoriques et les ulamas oui. toujours les ulamas les questions de Et si jamais, est-ce que moi je suis un juge Est-ce que j'ai un pouvoir de justice moi si moi, un, si moi je suis un juge, il y a quelqu'un ici qui est un juge on lui dit « Ok, qu'est-ce que l'islam il dit On a besoin de toi parce que vraiment ton opinion est très importante. » Là on va dire « Ok, on va entrer dans le fiqh ici de Nawazil et on va voir les petits détails ainsi de suite. » Est-ce que moi mon opinion elle a de la valeur Est-ce que quelqu'un est que quelqu aujourd'hui donne de la valeur dans cette société Est-ce que l'islam... Il dit, sur ce genre de question, non. Donc ici, on revient à la question de Tadayun, ta position entre toi et entre Allah Azza Et notre religion nous apprend que la question des Arabes, la question de l'honneur des personnes, c'est quelque chose de très très important et qu'on n'ouvre pas cette porte, surtout s'il si n'y a pas besoin. C'est clair Sam, regarde les ulama, ils disent, avant de parler de l'ulama, qu'est-ce que les paroles de sagesse, elles disent Même à l'extérieur de l'islam, pas besoin d'être musulman. Même si, bon, en islam on a beaucoup plus précis que ça, beaucoup plus beau que ça. Qu'est-ce qu'on dit Si, si, si la parole est d'argent, alors le silence est est d'or. Prophète Ali sallallahu alaihi wasallam dit "Man kana yu'minu billahi wa l-yoom al-akhir, fal yakun khairan ou Celui qui craint en Allah Azza wa et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le bien, ça veut dire si je sais, regardez ça. Le bien, ça ne veut pas dire le, le sens ici, attention. L'islam, il ne nous apprend pas parce qu'il y a des gens qui vont comprendre ça mal. Donc, c'est important. de L'islam ne nous dit pas de s'éloigner des problèmes. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas la question des problèmes. Parfois, tu, tu dois te rapprocher des problèmes et tu dois prendre ta responsabilité. L'islam, il nous apprend deux choses ici. Si ce que je dis... Je ne suis pas certain est-ce que c'est vraiment la vérité ou non. Je suis en train de prendre un risque. Qu'est-ce que je fais Je me tais. Deuxième chose, si ce que je dis c'est la vérité, mais cette vérité, si je vais la dire, ça va causer beaucoup plus de mal que de bien. Qu'est-ce que je fais Je me tais aussi. Vous comprenez Et ça, c'est ce que l'islam, nous apprend. Donc, si, est-ce que vous connaissez quelqu'un, sauf quelqu'un, sauf quelqu'un Qui savait que c'était quelque chose de clair, de bien qu'il devait faire son travail et qu'il ne l'a pas fait, ça c'est autre chose. Mais à part cette situation, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui regrette le silence? C'est rare quand, regardez, en disant regrette, ce n'est pas je regrette après une heure. Après un an là, pff, subhanallah, j'aurais dû parler là, je ne sais pas pourquoi je... Après un an, après six mois... Si je, vraiment je regrette, ça c'est rare que ça arrive, mais ça veut dire que c'était tellement clair la vérité que je n'ai pas soutenu la, la vérité. Mais à part ça, est-ce qu'on a tendance plus à regretter nos paroles ou bien regretter notre silence hmm? Nos paroles. Vous comprenez Les ulama, ils ont... On peut, on peut faire, croyez-moi, on peut faire une, une série de halakat juste sur ce même sens ici. Vous ramenez ici des ayats, des hadiths que les ulama, ils ont dit. Les ulama, ils ont dit, la parole c'est comme une flèche. Kalimato Kassahm. Une fois qu'elle sort, tu ne la contrôles plus. Elle ne t'appartient pas. Avant qu'elle sorte, elle m'appartient. Alors, est-ce que parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est rapide, que moi je dois changer ma nature humaine Au pire des cas, au pire des cas. Et ça, ça nous aide, même dans parfois, on a les conflits ainsi de suite, ça c'est parmi les pratiques qui sont habituellement enseignées, et c'est en accordance avec l'éthique de l'islam. Parfois, tu as un conflit avec quelqu'un, cyber conflit, ça veut dire conflit virtuel de personnes comme ça éloignées avec un ordinateur. Alors, Les gens quand ils sont sur un ordinateur, ils ont tendance à écrire un email. Écoute, toi, tu parce que la personne il, il est chaud à dire. Après ça, ah oh, qu'est-ce que j'ai écrit le lendemain. Alors, parmi les choses, parmi les pratiques qui sont en accordance, encore une fois, avec cette logique qui nous, en, nous est enseignée par l'islam. Écris quelque chose, ça c'est une pratique qui est enseignée très très intéressante. Si tu veux vraiment écrire là, je dois vraiment lui écrire un message. Là, va... Écris le message, mets-le de côté, sauvegarde-le. Reviens après trois jours pour l'envoyer. Tu vas voir que dans bien des cas, tu vas dire oh, « ça je ne vais pas envoyer, ça je ne vais pas envoyer ». Vous comprenez Pourquoi Parce que je voulais aller avec la rapidité. Vitesse, rapidité, parfois c'est grave, parce que ça sort de notre contrôle, surtout, surtout, surtout, lorsque ce qu'on appelle ici le scope, le plus que le scope, le plus que ça engage, ça implique plus de personnes, le plus que c'est grave, parce que c'est moi, parfois, de façon, comme ça, rapide, je vais créer une fitna, un grand problème, des conflits, je vais faire du mal à beaucoup de personnes, mais après ça, rapidement, je, je perds le contrôle. Je ne peux plus reprendre, vous comprenez Alors parfois, comme on a dit, faire preuve de retenue, revenir après une semaine, revenir après un mois et dire « Est-ce que c'est -ce est vraiment important de le dire ?» Oui, c'est vraiment, ok, en, en passant là, je suis en retard, mais j'affirme, là, j'ai bien pensé, ça fait un mois que je pense à cette chose-là. Je vous dis, là les gens vont te prendre bien plus au sérieux. Ça fait un mois qu'il est en train de penser à ça, ça veut dire que... C'est clair. T'aïe, Inshallah wa ta on va conclure avec ça, et la semaine prochaine, Inshallah subhanahu wa ta'ala, on va continuer avec... الفسوق والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين